Cathy Paris, Firework. Il est 14h59 minutes. Vous êtes sur vivacité. et On retrouve nos beaux héros du Ravel qui viennent de reprendre la route juste après la halte ravitaillement. Et bien on les retrouve juste après les informations. Solde, solde de monstres au meuble maillot et avec toute mon équipe. Je m'y engage à près Namur, Bastogne et sur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 Vivacité, il est 15h et on s'informe tout de suite en compagnie de Justine Hermance. Bonjour Justine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. 20e et dernière étape, avant-dernière étape du Tour de France. Les coureurs sont pressés d'arriver à Paris, dirait-on, car ils sont ce samedi dans l'horaire le plus rapide calculé par les organisateurs, Samuel Oui, un horaire calculé sur une moyenne de 38 km heure. On pourrait donc assister à l'arrivée vers 16h50 même si les conditions météo peuvent encore nous réserver des surprises. Les coureurs ont franchi le col de la Colombière sous la pluie. Une pluie qui s'est un peu calmée mais qui vient de faire sa réapparition alors que l'on vient de passer au ravitaillement de Marigny. Un important avant d'aborder le troisième col du jour, l'avant-dernier du Tour. Le col de la Rama, 14 km de montée à 7,1% de déclivité. Il n'y a plus que 8 coureur en tête, Sagan, Izagirénzosti, Nibali, Goujar, Pantano, Costa, La Philippe et un certain Roman Kreuziger. e ce matin au classement général à 9 minutes 45 de Froome. Comme l'échappé compte 6 minutes d'avance sur le peloton, et bien le Tchèque est virtuellement deuxième du classement devant Romain Bardet. L'équipe AG2R va devoir réagir et sans doute par les équipes des autres candidats au podium, comme la Movistar de Quintana, les Zorica de Yetz et les Astana Taru qui en Le peloton en ce moment et tant pis pour Nibali qui se trouve devant et qui rêve d'une victoire d'étape. Encore 67 km Merci Samuel Grulois sur le Tour de France. L'auteur de la fusillade hier à Munich en Allemagne a voulu faire un lien avec le massacre commis il y a 5 ans en Norvège par Anders Bering Breivik, c'est ce que la police a précisé les deux attaques ont été commises à 5 ans d'intervalle jour pour jour Breivik avait tué 77 personnes l'auteur de la fusillade d'hier lui a fait 9 victimes 5 ont moins de 18 ans 27 personnes sont blessées l'auteur est germano-iranien il a 18 ans, il a agi Seul, il s'est suicidé après l'attaque. Selon la police, il était suivi sur le plan psychiatrique. Il souffrait d'une forme de dépression. Les enquêteurs penchent donc pour l'instant pour la piste d'un forcené. La chancelière allemande Angela Merkel parle d'une nuit d'horreur. Elle a réuni aujourd'hui un conseil fédéral de sécurité. 61 personnes ont perdu la vie aujourd'hui dans un attentat suicide à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. 207 personnes sont blessées. Selon le dernier bilan, le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque de kamikazes de l'organisation. Se sont fait exploser lors d'une manifestation pacifique chiite. RTB, Mobile Info, on file sur les routes. Est-ce que c'est toujours avec Pierre Collarbovitch C'est toujours avec moi. Bah, voilà. Pas de problème. On se sent bien ensemble. <rire> Alors, euh, un accident impliquant plusieurs véhicules sur le National 5 couvin Charleroi. C'est entre le Bultia et l'Overval. La bande droite est neutralisée. Et il y a forcément formation de fil en direction de Charleroi. Quant au ralentissement aux frontières françaises sur les axes importants, eh bien, euh, la circulation est dense encore, mais sans plus sur le 40 Yabé-Calais entre Dunkerque et Giveld. Et Et la situation est un peu ralentie, plus plus dans ce cas-là. Sur le 19, monstre valencienne entre Boussu et Anzy, vous perdez une vingtaine de minutes. partout tout d'ailleurs, ça roule relativement bien. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ce n'est pas le Tour de France, mais c'est quand même sur deux roues, le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Merci Gisnermans. On retrouve l'information, bien sûr, tout à l'heure à 16h sur Viva. Et d'ici là, bien sûr, on vous parlera encore du Tour de France en compagnie de Samuel Grulois. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefell. Les meilleurs prix, 13h, 17h, Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. 15h04 minutes et c'est un carolo qui arrive. Il s'appelle Kid Noise et on le retrouve avec Ocean. Part of ocean I fly a part of empty sky Japan is my new direction My scroll was amazing last night I never closed the door behind me something more one day I'll stop it all it's true and I will do it just for you I swim apart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 sur Vivacity et Noise avec Ocean et là tout de suite on va retrouver nos beaux héros du Ravel qui repartent qui sont repartis de l'halte ravitaillement exactement euh, ouais. avec euh, de la musique on n'est pas encore reparti de non j'ai compris oh. <rire> ou alors c'est une fanfare à vélo une fanfare à vélo écoutez on pourrait le faire le royal guidon esbignon <rire> <rire> qui existe, qui existe. Bien sûr. Moi, je voulais plutôt vous présenter, euh, non pas un as de la musique, quoique, on fait aussi de la musique euh, en, en cuisine, mais il fait ça avec ses, ses couteaux et ses ustensiles. C'est Laurent Deleneur qui officie euh, ici au restaurant L'Avenue. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous nous avez préparé euh, tout à l'heure un plat uniquement avec des végétaux, des légumes et des fleurs en, en circuit court, parce que ces légumes et ces fleurs, elles n'ont pas voyagé beaucoup pour arriver jusqu'à nous. Hein. Non, tout à fait. J'étais allé chercher euh, à la ferme Le Vallon. Euh, directement euh, du producteur à l'assiette, voilà. Voilà, et vous nous avez euh, complètement étonnés parce qu'on a notamment euh, de la rhubarbe là-dedans. Normalement, la rhubarbe, c'est difficile à préparer. Là, et facilement, euh, vous l'avez rendu avec le goût un peu comme... Euh... Comme la, la, la compote de rhubarbe dans, dans cette préparation. Tout à fait, je l'ai coupé en petits dés et pour enlever l'acidité, j'ai simplement fait un sirop 50-50. Je l'ai mouillé pendant 10 minutes, je l'ai retiré et voilà, vous avez le résultat que vous avez eu. Et ça a particulièrement plu à Delphine Simon parce que Delphine, vous adorez les plats végétariens. Oui, je suis assez fan de, de tout ce qui est végétarien et je dois dire qu'ici, Laurent a vraiment cette capacité de, de relever le goût des, des aliments. On a mangé un radis avec un vinaigre de Pinot des Charentes, je ne savais même pas que ça existait. Et on, a, on a mangé des bleu. fleurs aussi. Et on a mangé des fleurs, ils ont on a même mangé une qui avait un goût d'ananas au début. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est quoi comme fleur, ça, Laurent La sauge. La sauge. Il y avait aussi euh, le souci. Souci, tout à fait. Mais <rire> On n'a pas de problème dans le beau vélo. Non, il n'y a aucun problème dans le beau vélo. On est en pleine forme et on est prêt pour la deuxième étape. Donc, Pascal Michel, pas de souci pour la deuxième euh, étape. Enfin, la deuxième, c'est la même étape, mais la deuxième partie en tout cas. On va quitter Beaulers dans, dans un instant. Vous avez pas mal euh, de ravelistes autour de vous. Ah oui, je suis sur la ligne de départ de, cette, euh, de la prolongation. Ce parcours aujourd'hui ici à Nivella j'ai pas mal de ravelistes autour de moi comme monsieur c'est comment votre prénom Philippe je crois Philippe c'est ça oui Philippe vous faites souvent des beaux vélos comme ça 2-3 oh, par an à peu près et ça veut dire que vos jambes sont toujours entraînées même si vous n'en faites que deux oui parce que je fais du vélo individuellement sur les ravels autour de chez moi vous venez d'où d'ailleurs Jean -Blou. Jamblou, c'est... Ernage, ici D'ici, ça fait une trentaine. Vous êtes venu en vélo ou en voiture Ah, je suis venu en voiture. <rire> Parce que les 30 km on va les faire en vélo et on les aura fait. En tout cas, le durand c'est comment votre prénom à vous Jacques. Jacques, le beau vélo, c'est quoi C'est une longue histoire ou c'est justement... Une... Non, c'est une, une longue histoire, c'est déjà une dizaine d'années. Et vous en avez fait combien vous vous J'en fais une petite moitié chaque année. Vous faites partie de ces habitués alors Oui. Et euh, qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette ambiance Beau Vélo ici Mais Tout d'abord, l'ambiance est vraiment très conviviale mm -hmm. et ensuite les, les décors sont magnifiques. On passe, la... on passe par des endroits qu'on ne qu connaît pas du tout. C'est comment la vie dans le peloton Parce que vous êtes des centaines, des milliers euh, dans ce peloton ici du Beauvélo Vélo de Ravel. Pas Ça pas se fait. passe comment l'ambiance Ça se passe très bien et il y a beaucoup de convivialité et beaucoup de respect de, de soi, c'est très bien. Et, et c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité entre les différents Ravelistes parce qu'on en voit parfois, vous savez, dans les, dans les dures montées, comme je vous ai vu, euh, Olivier, il y en a toujours à côté qui est là pour pousser un petit peu. Vous, par exemple, nous pas, mais vous avez eu besoin d'aide de temps en temps. J'ai eu besoin d'aide, <rire> je vous ai vu, je vous ai vu, j'ai oh. vu quelqu'un vous pousser. Ah, C'était inconscient, je ne sentais même pas <rire> qu'on me poussait dans le dos, comme de par hasard. <rire> vous entendez que tous les véhicules d'accompagnement, parce que oui, oh, il y en a démarre, aussi hein. qui sont euh, un peu motorisés devant nous, démarre ce qui est le signe que sera reparti. Alors, on a fait euh, pratiquement deux tiers euh, de l'étape. Euh, qui sont déjà derrière nous donc c'est un petit tiers qui va nous conduire dans le Nivelle Sud Philippe on va notamment aller euh, du côté euh, du euh, le du zoning la Nivelle Sud parce que l'activité économique de la région est bien développée évidemment avant d'aller euh, parcourir le parc de la Todenne et puis de euh, enfin traverser la partie historique de, de Nivelle et de contourner la collégiale Sainte gertrude pour l'heure on met le cap sur un petit bout de Ravel on reprend la ligne de tout à l'heure Mais dans l'autre sens, toujours cette ligne de chemin de fer qui allait de Wavre à Manage. Et vous le savez, tout à l'heure, à l'arrivée, eh bien, il y a des artistes qui vous attendent sur le podium, de charmants artistes notamment, parce que vous êtes en charmante compagnie, Stéphane Piedboeuf. Alors Effectivement, je suis à juste quelques mètres de la scène qui accueillera tout à l'heure Florent Motte, qui d'ailleurs fera un duo avec une, une artiste magnifique. Elle s'appelle Natacha Saint-Pierre. Alors, j'ai le plaisir et le privilège d'être dans sa loge en totale VIP. Bonjour, Natacha. Bonjour. Ben, merci de nous recevoir là, comme ça, dans, dans votre intimité, finalement. Mais oui, c'est un peu euh, nos loges, c'est un peu nos petites maisons, parce que comme on passe beaucoup de temps sur la route, les artistes, on se refait une petite maison à chaque fois, dans chaque loge. Voilà, alors vous êtes nomade, c'est vrai vous êtes artiste, il y a pas mal de concerts, vous voyagez beaucoup, alors comment trouvez-vous la Belgique un pays que vous connaissez bien quand même depuis le temps Ah oui évidemment je commence à très très bien connaître la Belgique et les Belges mais moi c'est un endroit que j'aime bien parce que les Belgiques ont l'art d'aimer la vie de nous la faire aimer aussi du coup c'est assez agréable d'être chez vous Alors vous avez effectué vos balances comme on dit dans le jargon avec Florent Mott, avec un magnifique duo, une chanson très connue qui a déjà été eh bien, chantée par, par tout le monde ici sur, sur le beau vélo de Ravel parce que Il y en a quelques-uns qui, qui n'ont pas fait le parcours à vélo, qui ne sont pas sur le parcours. En tout cas, pour vous motiver à revenir, eh bien, il y aura pas mal de surprises. Oui, j'ai la chance. Aujourd'hui, il y a Florent Motte qui va chanter aussi cet après-midi. Et comme on se connaît très bien, quand on s'est vu dans le même train pour venir jusqu'ici, on s'est dit, et si on chantait ensemble Alors Florent a accepté d'apprendre la chanson. Il est d'ailleurs en ce moment en train de finir d'apprendre la chanson, spécialement pour vous. Et du coup, je pense qu'on va vous préparer un beau duo. Voilà, un super duo. Alors, vous connaissez la poutine évidemment. Évidemment, puisque ça, ça vient de chez vous, ça. Évidemment, je connais la poutine. Alors, connaissez-vous la tarte aljot de Nivelle Non, je me doute que c'est une tarte locale. Une tarte locale assez lourde, hein, euh, mais il faudra absolument la goûter. C'est à base de pommes de terre et de fromage euh, Je pense bien, Philippe. Il n'y a pas de pommes de terre. Il euh, n'y a pas de pommes de terre, donc il y a du fromage. Il y, y a des bêtes, ce sont des... des y a, y, euh, ah, des... des Il y a quoi dedans Des bêtes. Des bêtes, ce sont des, des, des feuilles. Hein. On peut, ça se rapproche un petit peu de la salade. C'est pas de la salade. Hein, mais euh, ou... c'est pas de la salade, mais bon, voilà, c'est assez vert. Il y a une confrérie. <rire> on va vous les présenter. Hein. Mais avec un grand plaisir, découvrons les spécialités locales. Voilà, alors avant, avant de monter sur scène, est-ce qu'il y a un rituel Comment ça se passe Parce que là, on va vous laisser tranquille. Est-ce qu'il y a une période de repos nécessaire Il y a une période où je dois être seule pour chauffer ma voix parce que étrangement j'arrive pas à le faire devant d'autres personnes et si je le fais pas j'ai pas euh, je donne pas la même prestation sur scène donc c'est important que je le fasse après il y a évidemment euh, tout le travail euh, comme quand on se présente en public je vais me maquiller je vais me coiffer je vais m'habiller je vais je vais euh, me transformer me muter en chanteuse et ben voilà on a hâte de vous voir tout à l'heure avec Florent en mode vous serez là à 17h30 euh, n'hésitez pas à venir hein, dès 16h15 euh, tous les artistes sont là pour vous sur scène c'est complètement gratuit et ici à Nivelle. Bah, je vais vous laisser toute seule vous préparer euh, tranquillement et, et, et nous avons tous hâte de vous voir tout à l'heure. Avec plaisir, à tout de suite. Le 43e Festival International des Arts de la Rue se déroulera à Chaspierre, près de Florentville, les 20 et 21 août prochains. Circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, professionnels venus du monde entier vous enchanteront. Avec d'abès équilibre et tout un jeu de subtils contrepoids. Préparez votre festival sur chaspier.be avec vivacité et la une. Prêt pour l'aventure Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World, un univers fantastique et époustouflant où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Méga soldes chez Plumar, Plumar. jusqu'à moins -65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumar. Il y a toujours un plumard pris de chez vous. À Rocourteux et Vervier ou sur plume-art.be. Solde démentiel chez Brico Rulo. Un exemple parmi beaucoup d'autres, moins 20% sur tous les meubles de salle de bain. Brico Rulo atteint l'eau, membre Endy Home. Le beau vélo de Ravel, c'est aux vivacité. Et ici sur notre village d'accueil à Nivelles, on est euh, bien sûr pour l'instant euh, au parking Saint-Roch, avenue Albert 1er et Elisabeth, et bien il y a des initiations gratuites de golf en collaboration entre l'ADEPS et l'association francophone de golf, c'est l'occasion pour les enfants et les adultes de découvrir le golf de manière ludique, dans une ambiance très conviviale il y a un prof de golf diplômé hein, qui vous présentera bah, le jeu le jargon du golf et le matériel vous découvrirez ensemble les gestes de base en tapant vos premières C'est ch un chouette moment, un chouette moment à partager en famille ou entre amis. N'hésitez pas, euh, c'est tout au fond de la place, là, pour l'instant, euh, au stand Adeps où vous retrouverez l'association francophone de golf.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 Sing you'll be right and understand. I want you back for good, unaware but underlined. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, a corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be In the twist of separation You excelled it being free Can't you find, Can't you find a little reason Take that avec back for good. Il est 15h19. Tour de France 2016. Form, uh, qui Ce samedi de... 23 juillet, 20e étape, 146 km 500 en montagne entre Megève et Morzine. Et j'ai comme l'impression, Samuel Grulois, que ça grimpe nettement plus chez vous du côté de Morzine qu'ici autour de Nivelles. Ah, J'imagine, nous sommes dans l'ascension du troisième col au programme, le col de la Ramac, ses première catégorie, un col long 14 km, une pente moyenne usante, 7,1% et des passages plus difficiles dans les trois derniers kilomètres à partir de Saumon, où la route se fait de plus en plus étroite avec une pente à 12%, on culmine là en haut à 1619 mètres d'altitude, on monte ce col via le versant qui est normalement très exposé au soleil, ce qui n'aura pas de conséquences aujourd'hui, puisque le soleil est totalement absent de la route du Tour, au contraire de la pluie qui, elle, est très présente et qui va fatiguer encore plus des organismes déjà bien fatigués. Sept coureurs sont toujours en tête, rescapés d'un groupe de 24, sept coureurs avec 4 minutes 50 d'avance sur le peloton. Il y avait là, il y a encore quelques instants, quand le groupe comptait huit coureurs, il y avait encore Peter Sagan qui a beaucoup travaillé pour son équipier Roman Kreuziger et qui vient de se Le champion du monde est maillot vert. Kreuziger est évidemment toujours devant. Le tchèque qui pourrait en effet réaliser le hold-up parfait ce samedi en allant chercher une place sur le podium du tour. Il a donc tout intérêt à rouler, rouler et encore rouler dans ce groupe de tête. Avec lui, on retrouve Itzagire Inzosti, un équipier de Quintana chez Movistar. Alexis Goujar, un équipier de Bardet chez AG2R. Jarlison Pantano qui porte le maillot de l'équipe IAM. Rui Costa pour la Lampre, l'ancien champion du monde qui est à l'attaque partout et tout le temps sur ce tour. Julien Alaphilippe également pour l'équipe Ethics qui a appris hier que son leader sur les classiques flandriennes, Tom Bonnen, avait ressigné pour un an. Et puis enfin, Vincenzo Nibali qui sait que le final de cette 20e étape, lui, est favorable avec cette descente de 12 km vers Morzine, le requin de Messine qui a probablement appris que son équipe Astana fait le forcing en tête du peloton pour peut-être préparer une offensive de Fabio Arrous. C'est évidemment une arme à double tranchant parce que Si Arou n'attaque pas ou attaque mais ne fait pas de différence, eh bien on aura gaspillé la cartouche Arou on aura aussi gaspillé la cartouche Nibali en effectuant peut-être la jonction. On attend de voir aussi la tactique de Romain Bardet. Va-t-il se contenter de la deuxième place finale Va-t-il tenter de se déstabiliser le maillot jaune Froome Hier, en tout cas, à l'hôtel, l'équipage et de r a organisé une petite fête pour célébrer le succès d'étape de l'Auvergne à Saint-Gervais. Son équipier belge, Yann Baklan a expliqué comment tout cela s'est passé à Jérôme c'est Le voici euphorique c'est normal on a fait, on a mis la série déjà et aujourd'hui on peut être deuxième dans le tour ça donnera une grande satisfaction ça donnera la réussite à une saison qui a jusqu'à là été difficile ça a basculé pendant le Dauphiné mais une deuxième place dans le tour c'est plus que on pourrait espérer et pour nous c'était principal d'avoir Romain dans les, les cinq et là il va faire probablement cela et à côté de ça il aura gagné une une belle étape. Quelle est votre mission concrètement aujourd'hui Oui, c'est tout pour Romain. Il faut absolument essayer de défendre cette deuxième place et espérons qu'on aura la réussite là-dedans. Voilà Ian Backlans qui parle de défendre la deuxième place. La grande offensive n'aura peut-être donc pas lieu dans le chef de Romain Bardet. Sept coureurs en tête, dont Kreuziger. Il compte 4 minutes 40 d'avance sur le peloton. Attention, leurs ex- compagnons d'échappée sont en train de revenir, on pourrait donc assister à un regroupement en tête de course. Je rappelle bien sûr qu'on vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes dans l'émission du Beau Vélo Ravel pour nous faire vivre encore cette étape du Tour de France et bien sûr tout à l'heure juste après les informations de 16h, émission spéciale en direct de Morzine pour vivre les derniers kilomètres et l'arrivée de cette étape en direct bien sûr sur Vivacité. toujours un bon prétexte pour tomber nos foot up the loom. Quand toi et moi on fait bon bon bon quand t'es pas là, je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila, je chante des chansons d'Oom Kalsum. Je ne pense qu'à nos bon bon bom. Et tous les bourgeois du 16e se demande pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait bon. bon Ta mère, elle a failli tomber par terre En entrant dans le dressing room Quand toi et moi on faisait bon Dans les ascenseurs des hôtels On s'est y monté au 7e ciel On en voit balader les rooms Quand toi et moi on fait bon bon bon Et tous les bourgeois du 16 e Se demandent pourquoi je t'aime Pour noir pas besoin d'un zoom Quand toi et moi on fait bon bon Sont des invités, on ne sait même pas résister. Entre le délire et le coup, y a le temps de faire boom boom boom. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. C'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boom boom boom, et tous les bourgeois du Ça, ça fait toujours deux, de plus de ça, ça fait tout ce qu'on veut C'est comme les coups de brahimaslou 3 plus moi ça fait bon bon bon Pas la peine d'aller cavaler Y'a que ça qui me fait voyager Pas les cocotiers de Toulouse Quand toi et moi on fait bon bon Et tous les bourgeois du 16e seulement pourquoi je t'aime Pour le voir pas besoin d'un son Boum boum boum, c'était à l'instant de Mika sur Vivacité. Il est quelle heure 15h27, on va retrouver nos beaux héros du Ravel. Le beau vélo de Ravel, de 13h à 16h, sur Vivacité. Avec euh, Olivier Cole, bien sûr, et avec Pascal Michel Évidemment, il y en a à traverser le village de Tine, quatrième et dernier village de l'entité. On les a fait euh, tous les quatre et Tine, euh, Claude, qui est à mes côtés, c'est un village qu'il connaît très très bien. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous êtes une de nos petites assistances mécaniques dans, dans les Côtes. Si on peut dire. Et oui. pourtant, vous n'avez pas d'électricité pour vous aider. Non. Que, que ça. Du jus de carotte. Du jus de carotte. Ouais. Il y en a dans la région. Oui oui oui. Alors quand on parle de lardenne brabanson souvent on croit que c'est un slogan. Ça se vérifie bien aujourd'hui. Oui oui ouais, tout à fait. Oui, oui, on est passé par de très beaux petits villages, euh, Bornival, monstreux Et chaque fois, ça monte et ça descend. Oui. jamais fort longtemps. Non, non, non, tout à fait. <rire> on a le temps de récupérer juste après la côte, on récupère de la descente. Et on a <rire> peine récupéré que c'est reparti. On l'a oui. entendu à notre souffle euh, oui. aujourd'hui. Claude, vous êtes en plus forgeron, vous Moi, je suis à cœur. oui, je suis né à Nivelle. Je suis devenu forgeron parce que j'ai travaillé dans les établissements de la brugeoise et Nivelles. Oui, où on, où on fabriquait du matériel de... voilà. euh, ferroviaire, roulant j'étais roulant Tout à fait. Jusqu'à fin année... des années 90. Non, non. Non, non, ouais. Après... Et vous avez gardé ce métier, mais dans votre forche personnelle. alors J'ai gardé euh, ce côté artisanal, donc j'ai ouvert ma forche euh, au Mont-Saint-Roch, dans une ancienne ferme du XVIe siècle. Et... Euh... Ben, pour une anecdote, j'ai créé le couteau Aljot en 2005. Ah le couteau Algea, y son succès. C'est euh, un, un rapport vrai. avec la terre du même nom. Oui, il coupe la jote et capsule la bouteille de la ah, Jean Nivelle en même temps. C'est l'emblème le... qu'on avait dans notre coup tout à l'heure pour euh, la confrérie de, la, la, du, de Jean Nivelle. Voilà. Et alors, euh, j'ai eu la, la chance aussi de faire une sculpture pour notre roi Philippe quand il est passé euh, roi des Belges il y a deux ans. Donc voilà, on était. quel 15. palmarès, qu'elle TV de Claude, avec qui Pascal en fait connaissance comme ça sur le beau vélo, sans, sans se connaître. C'est ça aussi. C'est ça aussi, Pascal. La, la vie euh, de, du beau vélo dans le peloton, c'est de refaire des, des rencontres. Oui. Et Vous, la rencontre que vous avez faite aujourd'hui, c'est Jérémy, mais lui, il vous lâche pas les basques. Ah ben non, Jérémy, je ne comprends pas. Il est toujours derrière moi. Vous avez beau essayer France de le lâcher, ça marche pas. J'essaye de foncer, mais je pense qu'heureusement qu'il est là pour donner un petit coup de pédale dans les différentes montées. Alors, vous parliez de sculptures, justement, avec Claudie, il y a un instant. Euh, Jérémy, il y a des sculptures qui étaient euh, ici, dans la région de Nivelles, qui sont aujourd'hui exposées au Louvre. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus là-dessus Oui, c'était quand nous étions dans le chemin Saint-Pierre. Ouais. Il y a effectivement euh, une vieille chapelle dont trois sculptures sont reprises en fait euh, au... Musée du Louvre à Paris, on est d'accord C'est pas, pas un autre oui, oui. Musée du Louvre ouais. À Paris <rire> à Paris en vélo ah, Regardez à comme c'est bien fait Alors on traverse Tine Pour le moment Vous l'avez dit Olivier euh, Tine c'est aussi le nom De ce ruisseau De cette rivière Qui arrose Toute la région de Nivelle euh, Et qu'on a l'occasion De parcourir ensemble Alors vous le disiez Tout à l'heure Ces parcours Dans les bois Ils ont laissé Quelques traces Notamment sur vos shorts Sur vos t-shirts <rire> Parce que je suis juste Derrière vous Et je vois notamment Une superbe ligne Qui part. De votre cou et qui descend jusqu'à la selle, je peux vous dire que vu derrière, c'est se plante. Oui, et vous, bah, vous décrivez euh, l'arrière de Delphine Simon qui est venue en Europe aujourd'hui et c'est une performance. Il fallait oser, Delphine. Oui, c'est une robe très pratique, il n'y a aucun souci. Et comme vous avez remarqué, on manger tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et comme elle est, elle est pas blanche, les, les traces de vous se voient à peine. Tout ça, c'est étudié, vous savez. Oui, c'est une célèbre marque où on a l'impression d'avoir été malade. Et... Ça y est, c'est reparti. L'intérieur, visiblement, elle était vraiment été malade. Non, j'avais très bien, figurez-vous je, je me rends compte que le, vélo, le beau vélo de Ravel Est effectivement accessible à tous J'ai l'impression qu'avec les kilomètres qui passent, vous êtes de plus en plus à l'aise Oui, d'ailleurs je ne tiens même plus le guidon Vous avez remarqué Et Vous avez fait une expérience incroyable à vélo D'aller franchir maintenant un feu rouge sur une route nationale Trois bandes, sans vous arrêter Voilà, il faut dire qu'on est bien escorté par toute la police locale Qui est vraiment hyper sympathique en plus Vous faites toujours des petits signes On est bien ici en fait hein. Mais vous allez revenir, c'est une région que vous découvrez Grâce à nous aujourd'hui euh, Euh, les premières impressions avant, alors qu'on va bientôt arriver dans la partie historique de, de Nivelles. Honnêtement, euh, je suis tombée sous le charme de, de la campagne de Nivelles et euh, des habitants aussi, on en a rencontré quelques-uns, c'est euh, vraiment des personnes hyper chaleureuses, hyper accueillantes, donc oui, euh, je, je reviendrai certainement, que ce soit pour la Tartaljot ou autre chose, parce oui, qu'il y a plein d'autres choses aussi. Alors, message, nous n'avons toujours pas dégusté la oui. Tartaljot aujourd'hui. Je tiens à le préciser C'est <rire> important, on en parle depuis 3 heures Pascal, vous l'avez goûté vous Eh bien, pas encore Renvoyez euh... Stéphane Piebeuf en éclaireur sur le village. Mais il, il m'a annoncé qu'il allait y être dans quelques instants. C'est magnifique Donc et il peut nous nous vous préparer instant, ça. On vous décrira la partie historique de, de Nivelle juste avant de vous rejoindre parce qu'on n'est pas fort loin de vous Philippe. On est bientôt de retour euh, au village du Beauvélo. Et ça c'est une bonne nouvelle, vous savez qu'on vous attend hein, avec la voix de ses maîtres, avec aussi euh, bah, Florent Motte et ouais, euh, Natacha la... Saint-Pierre. Et là, c'est le klaxon, là, on vous klaxonne apparemment. Oui, le klaxon, oui, évidemment, les, les artistes qui seront avec nous tout à l'heure sur la scène du beau vélo pour un showcase. Et alors, on m'a parlé, Philippe, d'un duo tout à fait inédit. Que Florent Motte et Natacha Saint-Pierre vont faire pour récompenser bah oui. euh, bah ceux qui ont fait des efforts euh, aujourd'hui. Ils seront certainement à votre micro tout à l'heure. On les a déjà entendus tout à l'heure au micro ah. de Stéphane Piedboeuf, mais vous, voilà. étiez, vous étiez occupé à vous désaltérer à la halte ravitaillement. Ça y est, mais vous allez trahir tous les secrets de cette émission. Bah, écoutez, c'est un peu le but, on est là pour ça, <rire> non <rire> Merci euh, à vous deux, on vous retrouve, à vous trois, puisqu'il y a bien sûr Delphine aussi. Mille merci à vous, on vous retrouve dans quelques instants. On va retrouver un peu de musique là tout de suite. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Massive est devenue. Light Gallery. Profitez de remises de moins 30, moins 50 et même moins 70% sur une grande sélection de luminaires. Rendez-vous dans votre magasin à Liège, rue Dance, ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Marque à suivre. Les plus belles collections de chaussures pour toute la famille sur 600 mètres carrés. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marquesasuivre.be Marque à suivre. Vivre dans une maison thomas et Piron au cœur du nouvel éco quartier du Sartilement Si l'idée vous séduit et si l'envie de découvrir un espace de vie d'exception vous tente, venez découvrir votre future maison. Portes ouvertes et conditions d'été, c'est samedi et dimanche de 14 à 17h, rue du Sartillement, à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas pironeu Vivacité et la Croix présente l'exposition En plein air à La Bovrie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservation labovrie.com La Bovrie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège.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 Je te vois, je te vois, mais nous sommes deux étrangers. Tu me vois, tu me vois, et c'est comme si on parlait. Je demande, je demande ton traitement. Aux invités, je m'avance, je m'avance, et nos mains. Elle se touche avant de se lâcher et nos bouches ne font que regarder on attend on attend tout à l'heure nuit, c'est ce que nous conseille à l'instant Emmanuel Moir, il est 15h38 minutes on vous a entendu Olivier Coll, on vous a entendu Pascal Claude, on va retrouver tout de suite Stéphane Pieboeuf, vous êtes sur les, le stand de la confrérie qui fait la promotion de la Tartaljot de Nivelle la fameuse jotte Oui, la confrérie d'El Tartaljot depuis 1980. Et je peux vous dire qu'ici, c'est le coup de feu, là. On en sort des tartaljots du four. Bonjour, Jacques. Bonjour, comment allez-vous Mais ça va bien, et vous Alors, la Tartaljot, c'est évidemment l'institution de, de Nivelles. Euh, Pouvez-vous nous, nous expliquer comment est née cette Tartaljot C'est quoi l'histoire La Tartaljot, elle existe depuis les années 1200. On a retrouvé de Gertrude, la recette ancestrale. Et en 80 on a créé une confrérie pour... Euh, Redéfinir les critères de la tartaljot parce qu'on vendait tout et n'importe quoi et c'était pour redéfinir et remonter la qualité de la tartaljot. Voilà alors qu'est-ce qui fait une bonne tar tartaljot Quels sont les ingrédients comment, comment ça se passe Comment ça se cuit Comment ça se prépare Mais Pour avoir une bonne tartaljot, il faut d'abord les bons ingrédients, c'est-à-dire du fromage de Nivelle, la boulette, avoir des bêtes fraîches, du persil, des oignons, des, des œufs, du beurre, du sel et du poivre. Voilà, alors ici ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de prendre une tarte gigantesque, hein, ce sont des tartelettes finalement Quand nous avons des stands de démonstration comme ceci, on prend des petites jottes qui ont 7-8 cm de diamètre plutôt que des jottes de 22 cm parce que c'est plus facile à servir et à découper pour les clients. Voilà, alors pour ceux qui vont venir nous rejoindre, bah, le stand n'est pas loupable puisque ça sent la tarte à jottes à 2 km, il faut bien le dire. On peut les emporter chaudes ou froides on peut les emporter chauds ou froid, c'est au choix. Voilà, alors il y a Delphine Simon qui tout à l'heure, avant de partir, m'a dit Il faut absolument que euh, j'ai une tartale -jotte à mon retour, parce qu'elle est en train de faire de l'effort avec Olivier et Pascal là, en ce moment. <rire> Est-ce qu'on peut en prendre une pour elle ben, euh, Sa diotte sera prête et je lui remettrai en main propre dès qu'elle le souhaite. Eh bien impeccable, donc dès votre retour Delphine, voilà prévenu, et eh bien vous pourrez venir ici manger une délicieuse tartale -jotte, euh, de Nivelle. Euh, elle, elle est magnifique. Hein. Eh bien, euh, bon après-midi et à bientôt, alors. Voilà, Philippe. Merci, ben donc, ça, ça va réjouir effectivement Delphine. Et vous savez qu'ils ont un travail qui est quand même bien difficile à la confrérie de la Tartale Jode, puisque régulièrement, ils se réunissent pour goûter les tartes et des différents pâtissiers qui en font dans l'entité de Nivelle pour voir qu'elles correspondent bien aux standards de la confrérie. Hein. Oui, oui, effectivement, Philippe, euh, on est en train de régler l'aspect pratique de la tartale jotte euh, de, de Delphine. Mais je, je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris ce que vous disiez, mais j'entends Olivier rigoler, donc je pense que le message est bien passé. Oui, oui, on va arriver, euh, Pascal, euh, Stéphane, pour déguster cette tartale jotte. Je me réjouis déjà de ce beurre qui va couler mais dans oui. la commissure de mes lèvres. Et vous aussi, Delphine Oui, bah, je le voyais autrement, mais je me réjouis de la manger, <rire> en effet. Ça, si ça Ça découline. découline Ah, on met du beurre dessus, hein. On met du beurre dessus pour la, pour la manger, hein. Quand elle est chaude, ouais. le beurre fond sur la tarte ah, Autant le faire à fond, hein, finalement. Hein. Écoutez, on ne vit qu'une fois. On sera, on sera très bientôt près de vous, euh, Philippe, parce que là il nous reste quelques centaines de mètres à peine. Et on devine la collégiale Sainte Gertrude sur notre gauche, Pascal. Oui, la collégiale saint Gertrude, qui est un peu l'emblème de cette ville de Nivelles. Et au-dessus, on voit, euh, au-dessus, on voit ce Jean-Jean, Jérémy. -Jean le Jean-Jean, c'est quoi Alors, Jean de Nivelle, c'est l'emblème de la couper. ville. Il s'agit ouais. en fait de Jean de Montmorency qui s'est soulevé contre son père lorsqu'il a fallu... Euh, marchait un peu contre le duc de, Bourg de Bourgogne à l'époque. Euh, et alors le duc de Brabant pardon. Et alors il ressemble euh, ce personnage et donc il est euh, niché au-dessus du clocher de cette collégiale Sainte-Gertrude. Voilà. La petite particularité, c'est qu'à partir de 7h du matin, tous les d'heure, ding. Voilà, il va sonner euh, le rythme de la vie nivelloise accompagné du carillon et du carillonneur euh de la collégiale. Et il ne va pas faire ça toute la nuit quand même Ah non, il s'arrête à 22h, merci Ouf. à lui. <rire> Alors, Sainte-Gertrude, euh, comment on peut dire, c'est la représentante ici de Nivelle C'est la ah sainte bien, patronne. C'est vraiment le, vraiment le ouais. lieu de naissance mmh. de, la vie de, de la ville de Nivelle, hein, puisque c'est lié à, à l'histoire de Gertrude. Ouais. Et euh, bon, c'est vrai qu'elle a suivi énormément de transformations euh, depuis euh, son édification. Mmh. Et donc, euh, oui, c'est vraiment euh, le, le lieu de, de, de fête, de rencontre et C'est autour d'elle qu'on va fêter également le carnaval de Nivelles. Ouais. Euh, et, et pour la petite histoire, quand on regarde l'arbre analogique, euh, Gertrude, c'était la grande tante d'un certain monsieur Charlemagne. Ça vous dit sans doute quelque chose Oui, qui, la lui, grande à tante à de Charlemagne. Exactement. Ouais. Euh, je sais que vous avez tous été à l'école, qui a eu cette idée folle à l'école, c'est ça tout à fait. <rire> c'est ce sacré Charlemagne, évidemment. Oui, selon, voilà. France, selon France Galles en tout cas. Hein. Ouais, Merci exactement. Pascal Claude, on vous attend avec impatience et si vous n'êtes plus très loin, effectivement, si vous êtes au pied de la collégiale de Nivelle. Nous on va euh, écouter une, quelques messages et juste après, on va tout à fait ailleurs, on va aller du côté de Morzina. Viva. Vivacité à serein, en toute complicité. Sur 90.5 FM. Viva. Soldes hypersportif chez Intersport Achaîné. Profitez des meilleurs prix sur tout le camping, la randonnée, le running, le tennis, mais aussi les maillots de bain et le sportswear. Intersport Liège, quai des Ardennes, Achaîné. Des soldes vraiment toniques. La chance qu'un riche arrière-petit-cousin germain vous appelle. Oui, c'est ton riche arrière-petit-cousin germain. T'as besoin d'argent, Et Est assez réduite. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Mackers. Nagel Mackers, personnel et private banking. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. France 2016. Ce samedi 23 juillet, 20e étape, 146 km 500 en montagne entre Mégève et Morzine. Et eh oui, c'est à Morzine qu'on retrouve Samuel Grulois. Et j'ai comme l'impression qu'on vient de passer le col de la Ramaz. Oui, bien vu le col de la Rama, puisque semble-t-il on ne prononce pas le Z à 1619 mètres d'altitude. Nous sommes à 50 km tout de l'arrivée et l'homme seul en tête porte le maillot de l'équipe Lotto Soudal et il est belge et il s'appelle Thomas de Ghent, le vainqueur de l'étape du Ventoux qui a porté quelques jours le maillot à point de meilleur grimpeur. Il a compris depuis hier qu'il ne pourrait porter ce maillot sur les Champs-Élysées, mais il a un deuxième objectif et on a déjà parlé depuis le départ de cette étape, c'est devenir le super combatif du Tour de France. Et bien franchement, avec ce qu'il montre depuis le départ de Megève tout à l'heure, on serait un peu incrédule de le voir louper ce trophée, ce trophée qui lui permettrait surtout de monter sur le podium dressé sur les Champs-Élysées demain. À Paris, Thomas de Ghent qui compte une trentaine de secondes d'avance sur le duo Roux-Costa, Pierre Roland un peu plus sur les rescapés de l'échappée dite matinale à Thomas de Ghent il avait avant le départ de cette 20 e étape déjà passé 470 km à l'attaque sur ce Tour de France celui qui tient le trophée pour le moment c'est Rafal Maïka avec 637 km mais 470 plus la centaine de plus sans doute aujourd'hui ça fera un beau petit quota de kilomètres pour le Belge Thomas de Ghent qui pourrait donc devenir super combatif super attaquant super offensif appelez cela comme vous voulez nous sommes dans une étape de hautement la veille de l'arrivée à Paris le but est de garder du suspense on se souvient que Froome avait connu quelques difficultés l'an dernier à la veille de l'arrivée sur les champs élysées nous étions à l'Alpe d'Huez, c'est ça évidemment le schéma d'un Tour de France moderne voulu par ASO, l'organisateur et donc on attend, même si on n'a encore rien vu pour le moment une offensive, peut-être des candidats au podium pour s'assurer une place sur le podium ou alors pour mettre en difficulté le maillot jaune Christopher Froome qui est tombé hier, mais peut-on se permettre d'attaquer un, un maillot jaune qui finalement est affaibli à cause d'une chute. La chute date d'hier. C'est la question que Jérôme Elguers a posée à quelqu'un de neutre dans le débat, totalement neutre, mais qui a de l'expérience. C'est Marc Sergent, le directeur sportif, manager de l'équipe Lotto soudal Est-ce qu'on peut se permettre d'attaquer un maillot jaune blessé ou il faut avoir du respect oh, Tu sais, euh, hier, il a, il a attaqué, je pensais, dans la, dans la, dans la descente. Donc... Euh... Bon, c'est la course, peut-être, parce que c'est lui en jaune qu'ils ne vont pas, pas la faire, mais je crois pas. <rire> voilà, réponse courte, mais donc on pourrait, on pourrait bien assister, d'après Marc Sergent, à quelques attaques des adversaires de Froome, même si pour le moment le travail des Astana, comme hier en tête du peloton, n'a pas servi à grand-chose, 48 km avant l'arrivée. Un homme seul en tête, Thomas de Ghent, le peloton maillot jaune est groupé. Merci Samuel Grulon, on vous retrouve bien sûr juste à l'issue du journal de 16h, vous serez dans le journal de 16h et puis après pour une émission spéciale et vivre en direct l'arrivée du Tour de France à Morzine en ce bel après-midi. Louane, elle était sur la scène, Pierre Rapsat des francophonies de Spa hier. voici Tourne. J'ai y besoin d'oxygène Encore À la semaine prochaine Si le vent te ramène, j'ai froid hier. J'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi et.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 Oto do mnie. C'est ce qu'elle chantait Louane à l'instant, et comme elle le chantait si bien d'ailleurs sur la scène pierre Absat hier soir. Au francophonie de Spa. Je ne me suis pas trompé. Pascal Michel, vous êtes bien arrivé. Vous êtes là au bout de la place. Ah ben on est bien arrivé, Olivier oh, On est bien est arrivé. arrivé. Coucou Philippe, Philippe c'est nous. Ah, D'accord, ok, je vous.. C'est vrai, vrai qu'il y a un monde euh, assez impressionnant ici. Certainement venu, non pas uniquement pour la balade parce qu'on était quand même quelques milliers mais pour la startajote <rire> la fameuse startajote alors on nous a amené la fameuse startajote ouais. dont euh, Stéphane Kiebeuf nous parlait tout à l'heure elle était là et vous l'avez refusée mais non parce que parce que je vous ai vu on <rire> vous vous avez avez glace. Glace. il y a une glace voilà on fait les choses à l'envers mais c'est pas grave <rire> ouais parce que je suis chez complètement euh, givré alors complètement givré vous êtes installé à Rixensart bonjour oui nous sommes à Rixensart notre atelier est à Rixensart on se déplace avec nos camionnettes un peu partout en En, en Wallonie, surtout dans le Brabant-Wallon. Et donc c'est une glace artisanale à la fraise que je vais déguster Oui, c'est ça. Ce sont des fraises que nous avons plantées nous-mêmes avec des amis l'année dernière en agroécologie, donc euh, c'est vraiment naturel. Est-ce que vous comprenez que je déguste ça d'abord avant la tarte jute Je mais vous en prie, oui. C'est conseillé d'ailleurs. Et, et, euh, et vous avez bien raison de dire, Olivier, que vous, êtes, vous allez la déguster Parce qu'il y en a que vous. Et y on va regarder votre tête et on va décrire ce que vous êtes... Allez-y, allez-y. J'y vais, Donc déjà... Ah voilà, il louche de De plaisir. Et alors, il est, il est bouche bée, en fait. D'un coup, il a, il a pris. De la ah oui, a plus vous, rien. vous sentez les grains de la fraise. Non, mais. On... C'est vrai, hein Ah oui, oui, c'est pas. Euh, c'est de la vraie. C'est de la vraie. <rire> vous voyez, la façon dont il parle, à mon avis, c'est pour que le message arrive jusque derrière le congéno pour dire matin Moi, moi, moi, moi, moi Moi, moi, aussi, moi J'ai remis une petite glace Ah, je veux bien, avec plaisir Bon, il ah, bon, y a des fruits à côté, etc. Ah, on non, le, on est, pas de nous vendre On a dit qu'on voulait une glace, Olivier. On est sur le village des savants. Philippe et on se détend un peu parce que l'épreuve quand même aujourd'hui c'était Adrien Jovenou avant de partir en vacances, il oui. nous a dit c'est plat comme la main. Oui, oui. j'ai l'impression qu'on s'est fait un tout petit peu arnaquer sur suis... le cou. <rire> <rire> mais c'était quand même ex exceptionnellement Alors, chouette. Franchement. Première pour vous Delphine sur oui. le beau vélo, mais toute première pour Pascal Michel aussi qui va remettre le couvert la semaine oui. prochaine. <rire> oui. et, ben, et vous savez quoi Vous m'avez même pas encore trop dégoûté. Donc ça veut dire que là je sais, parce qu'en plus Adrien il m'avait dit que c'était plat cette semaine. Et mais il m'a surtout vrai. dit que la semaine prochaine c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai déjà souffert. Aujourd'hui, ah. je vais montrer des vous la êtes sueur. toujours hyper souriant, donc c'est que vous n'êtes vraiment pas dégoûté. Regardez la sueur qui coule sur vos front. <rire> Mon Nett, c'est comment dire Un peu pentu par rapport à aujourd'hui. Mais pentu dans quel sens Parce que si c'est dans l'autre sens, ça <rire> va Dans le sens ascendant comme, euh, <rire> comme descendant. Mais, et Jérémy également. Et Jérémy, ah parce que vous parliez de nos, mon premier beau vélo de Ravel, on a partagé une première fois ensemble. Ouais. Jérémy, mmh. vous nous avez donc guidé euh, pendant ce parcours, justement ici à Nivelles. On vient de passer à côté de, du parc de la Dodène avec des étangs, des étangs sportifs C'est le lieu où on se retrouve pour faire des sports ici dans la région. Oui, dès qu'il fait un peu chaud, c'est là qu'on aime bien se retrouver autour des étangs, des fontaines. Euh, c'est ombragé. Mmh. Et puis, euh, pour ceux qui sont curieux, il y a quand même euh, plein de choses intéressantes à mmh. voir. Il y a l'ancien portique gothique de la collégiale qui a été euh, déplacé à Voilà. il y a des, euh, des sculptures qui proviennent de l'ancienne gare du Midi à Bruxelles mmh. qui ont été euh, placées au niveau de, du parc de la Donenne vraiment c'est un lieu euh, très intéressant et le, le parc de la Donenne où le roi Léopold II est venu faire une petite visite en 1887 <rire> par exemple ah bah il faut le savoir et eh justement on parlait on parlait sur on parlait de beau <rire> temps et c'est vrai que quand on est passé à côté il y a pas mal de gens qui étaient en train de, là, de profiter alors pas vraiment du soleil parce qu'il n'y a pas de grand rayon de soleil il, ici, il fait beau il fait oui, tranquille il y avait des signes bon. qui nous regardaient c'était des Et pendant ce tour là il y en a un qui termine à manger sa glace. Que que Je vais vous amener une petite ambiote. Ah. Ah. Ah. Ah. commencez par la glace, allez-vous. -y, D'accord, promis. Bon, dans un court instant, Natacha Saint-Pierre, euh, Florent, Florent Motte Mott et la voix de ses maîtres qui reprend euh, l'univers euh, francophone des années 60. Ça, glace, ça, ça tombe merveilleusement bien parce que j'ai comme l'impression que Stéphane Pieboeuf, qui est de l'autre côté de la place, est aux côtés de Florent Motte. On vous retrouve, Stéphane Eh bien oui, écoutez, vous savez ce que je fais Je suis en train de courir, je suis en train de courir après lui. Et il est là, il est super sympa parce qu'il est en train de parler avec ses, ses fans. Florent Mott, ça va bien Oui, ça va et vous Super, un petit peu essoufflé, mais bon, un petit peu moins que ceux qui sont sur le vélo actuellement. Alors comment vous trouvez la Belgique Ah bah la Belgique que je connais bien déjà. Et euh, c'est toujours un plaisir de venir parce que les gens sont toujours de bonne humeur. Et, euh, et voilà, ça fait deux fois que je viens faire le, le beau vélo de Ravel, je suis ravi. Il y a une ambiance particulière au beau vélo de Ravel. Comment vous la décririez à des amis qui sont jamais venus Alors... Écoute, pour l'instant, j'aimerais bien voir la course parce que j'ai pas vu grand-chose, mais je me souviens être venu il y a deux ans et avoir participé, en effet, au départ de la course où il y avait toutes sortes de cyclistes qui avaient des euh, qui avaient des tandems, qui avaient des, euh, des vélos des euh, du, euh, du 19e siècle. Voilà, et c'était c'était très folklorique, c'était très amusant, c'était très bon enfant. Et je vois aussi que la tournée du Beauvélo de Ravel s'étend sur plus d'un mois et demi, donc je pense que c'est aussi très sportif. Voilà, donc ça veut dire que c'est une invitation, hein, Olivier, il faudra un jour prendre Florent mode sur le tandem parce qu'il a l'air chaud. Ouais. Ah ouais, je suis chaud, bien sûr, je suis chaud. ok super. Alors, à quoi doit-on s'attendre sur scène? On a déjà parlé un petit peu de votre duo avec Natacha Saint-Pierre. Il paraît que vous êtes croisée dans le train. Oui, bah oui, Natacha, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Euh, et, euh, je suis ravi d'être avec elle aujourd'hui. Ça nous donne l'occasion, en effet, de chanter un petit duo sur scène. C'est, euh, c'est ça qui est intéressant dans les festivals. On peut, on peut, euh, on peut préparer des choses, des, des choses inattendues. Et voilà, c'est un duo. Donc moi, je vais faire, euh, bah, voilà, des chansons de mon répertoire, de Mozart l'Opéra Rock, que vous connaissez, du Roi Arthur. Et puis, mon nouvel album qui vient de sortir, mon nouveau titre, quoi de neuf Et, euh, et, et donc c'est duo avec Natacha. Merci Alors, une Stéphane. Une ambiance, mais, mais, merci Stéphane. Merci également à Florent Motte. On le retrouvera sur scène dans quelques instants. Nous on va écouter Elton John pour se quitter. Euh, Elton John avec Sorry Seems to be the hardest word. Et puis on va retrouver bien sûr les informations de 16h. Et juste après, émission spéciale avec David Audré. Émission spéciale Tour de France pour l'arrivée aujourd'hui à Morzine. What am I gonna do What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? I'm sorry seems to be the hardest word. It's sad, it's so sad. So sad. 15h59 minutes dans quelques instants, les informations de 16h sur Vivacité. Et puis bien sûr, si vous nous rejoignez à Nivelle, on va retrouver sur scène Florent Motte. Il y aura aussi Natacha Saint-Pierre et la voix de ses maîtres. Rendez-vous pour la suite du beau vélo et rendez-vous pour le Tour de France dans quelques instants.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 Mmh. Dis chérie, ouais c'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là Ah, oh, je sais, oui, mais. Mmh, la confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein mmh. Bonjour tout le monde, vous écoutez Vivacité les 16h. Les infos avec Justine Hermans, bonjour Justine. Bonjour David, bonjour à tous. Dernière ligne droite de la 20e et avant dernière étape du Tour de France, les coureurs approchent du dernier col de ce Tour, le col de Jouplan. Samuel. Oui, 11 km 600 à 8,5% de déclivité moyenne. L'ultime chance pour les candidats au podium de se bagarrer pour leur place. Ils sont 5 à encore pouvoir raisonnablement y croire. 6 si on ajoute Roman Kreuziger qui est présent devant depuis le départ de Megève et qui pourrait réaliser une toute bonne opération. Lui qui était 12e au classement général ce matin. Il est déjà quasi certain, Kreuziger, de dépasser le 10e. Bocke-Molema, malheureux hier et annoncé en difficulté dans le col de la râle une nouvelle mauvaise journée pour le coureur Bata avant tête de course Thomas de Ghent a été repris remplacé par un duo déjà vu sur ce tour Jarlinson Pantano vainqueur à culot accompagné de Julian Alaphilippe qui est tombé dans le final de cette étape de culot alors qu'il pensait la gagner ce duo de super descendeurs compte 33 secondes d'avance sur un groupe de 7 Kreuziger Nibali Košta Kelderman Enao Izagiré Nzosti et Thomas de Ghent. Le peloton est pointé à 6 minutes à hauteur de Taninge, emmené par une équipe Astana, dont le travail laisse perplexe car totalement contre-productif pour le moment. Merci, Samuel Grulois, sur place sur le Tour de France. Les gens à Munich ont derrière eux une nuit d'horreur, c'est ce qu'a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. Première réaction depuis la fusillade hier soir. Neuf personnes ont perdu la vie, des jeunes et des adolescents, surtout 27 autres sont blessés. Angela Merkel a aussi rendu hommage aux Munichois, notamment à ceux qui ont ouvert la porte de leur habitation aux personnes qui erraient dans la ville. Munich était en état de siège hier soir. Dans un premier temps, la police était à la recherche de trois tireurs. Finalement, l'auteur de la fusillade a agi seul. Il s'est donné la mort après l'attaque. Il s'agit d'un jeune germano-iranien de 18 ans. Selon les enquêteurs, il n'a aucun lien avec l'organisation terroriste État islamique. Il s'agirait plutôt d'un forcené qui souffrait d'une une forme de dépression. Il était suivi sur le plan psychiatrique. Selon la police, le jeune aurait voulu faire le lien avec le massacre commis par le Norvégien Anders Bering Breivik. Il y a cinq ans, jour pour jour, 77 personnes avaient perdu la vie. En Turquie, le neveu de Fethullah Gulen est en garde à vue. Fethullah Gulen, c'est ce prédicateur accusé d'avoir orchestré le coup d'état manqué de la semaine dernière. Une accusation du président turc Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui a étendu la période maximale de garde à vue de 4 à 30 jours. Un accident de car dans le Jura en France a fait 15 blessés, dont deux grièvement des adolescents. L'un des deux est en danger de mort. Le car s'est couché sur le flanc sur une autoroute pour une raison encore indéterminée. Il avait démarré du pays de Galles pour se rendre en Italie. Chez nous, deuxième jour de la foire de Libramont, 200 000 visiteurs sont attendus en quatre jours. C'est aussi le deuxième jour du festival Tomorrowland à Beaume, près d'Anvers. Aucun incident n'a eu lieu pour l'instant. RTBF Mobile Info, on file sur les routes. Avec un. Euh, pas, pas de problème, ou pratiquement aucun problème, pour l'instant en tout cas. Donc, euh, si vous en rencontrez un, n'hésitez pas à nous le signaler, bien évidemment. Mais pour l'instant, ça va pas trop mal sur vos frontières françaises. Et encore, là aussi, ça va beaucoup mieux. Encore un ralentissement. Donc, une circulation dense sur le 40 Yabé-Calais entre Dunkerque et Giveld. Et puis, 20 minutes perdues sur le 19 Monts-Valenciennes entre Boussu et Anzi. Donc, évidemment, direction de, de la France. Partout ailleurs, pour l'instant, au poste frontière, euh, ça roule. On rappelle que. Demain, dimanche, en raison de l'arrivée de la deuxième étape du Tour de Wallonie, la ville du d'Hureuse ne sera pas accessible entre 15h et 17h. Donc, l'Hureuse, la ville inaccessible entre 15h et 17h. Si vous avez des amis qui habitent, n'allez pas leur rendre visite à ce moment-là, vous n'entrerez pas. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez David Audrey pour Viva Sport. Euh, merci beaucoup, Justine. Le retour dans l'info, ce sera bien sûr tout à l'heure. Le journal à 17h. Tour de France 2016. Ce samedi 23 juillet, 20e étape. 146 km 500 en montagne entre Mégève et Morzine. Très heureux de vous retrouver avant dernière journée de course dans cette 103e édition du Tour de France. On va y revenir bien sûr dans un instant avec toute notre équipe et notre envoyé spécial Samuel Grulois tout au long de cet après-midi. Mission spéciale aujourd'hui samedi jusqu'à 18 h Attention demain dimanche arrivé sur les Champs-Élysées bien sûr pour la clôture de ce Tour de France 2016. Mais quelque peu décalé, une nouvelle fois en nocturne nous serons là demain de 16h à 20h, donc aujourd'hui et demain pour l'épilogue de ce Tour de France n'hésitez pas à vous intervenir en direct bien sûr, nous aurons notre consultant vélo Jean-Luc Vandenbrouck qui nous rejoindra encore demain et vos questions, vos commentaires par SMS au 3063 50 centimes l'envoi ou encore hashtag VéloRTBF sur Twitter et puis vous le savez bien sûr tout au long de l'après-midi aussi nouvelle étape du beau vélo de Ravel, aujourd'hui à Nivelles tout à l'heure, nous irons prendre une bouffée d'ambiance, comme à chaque fois donc, dans les concerts de fin de journée. Toutes les infos, bien sûr, sur chaque étape du beau vélo en ligne sur notre site internet vivacité.be. Si vous êtes fan de l'émission aussi, vous avez à chaque fois les images, les photos, les vidéos de chaque étape qui sont en ligne. Un peu plus de 30 km dans donc, cette avant-dernière étape qui nous occupe, ce Tour de France 2016. Et j'accueille Samuel Grulois. Bonjour Samuel. Bonjour David 31 km exactement dans cette dernière j'ai envie de dire dans cette dernière vraie étape du Tour de France on sait pertinemment bien que celle de demain sur les champs élysées est une sorte de grand critérium avec une belle victoire pour un sprinteur sans doute à la fin de cette étape mais c'est aujourd'hui que tout va se décider qui va gagner le Tour de France qui entourera le vainqueur de ce Tour de France sur le podium alors évidemment pour le maillot jaune final Christopher Froome est en pole position et pas un peu, mais après l'étape oh, je ne vais pas dire étape de folie, mais étape quand même surprenante hier qui nous a euh, proposé quelques petites surprises quelques gamelles inattendues quelques frayeurs dans le chef du maillot jeu. et bien après cette étape, on se dit que tout reste possible sur un tour de France et comme les conditions météo sont une fois de plus très mauvaises aujourd'hui entre Megève et Morzine, il pleut, il pleut, il pleut la route est de nouveau très glissante et les descentes sont de nouveau très dangereuse et celle de Jouplane qui est très technique avec de nombreux virages dans laquelle on peut atteindre des, des vitesses frôlant les 100 km h cette descente sera d'autant plus dangereuse qu'il y aura un réel enjeu en bas dans la vallée à Morzine l'enjeu c'est une place sur le podium du Tour de France Froome ne prendra aucun risque et comme on ne l'a pas attaqué depuis le début de cette étape je pense que ça commence quand même à clairement sentir bon pour le Britannique par contre pour le podium ça reste la bouteille à encre j'ai eu l'occasion de l'expliquer cet après-midi il y a à l'avant un garçon qui s'appelle Roman Kreuziger 12 e ce matin au classement général le leader de substitution de l'équipe Tinkov depuis l'abandon d'Alberto Contador il comptait ce matin au départ ce midi plutôt 9 minutes 45 de retard sur Froome ça c'est une chose mais il comptait 5 minutes de retard sur le podium sachant que l'écart pour le moment est de 7 minutes entre les échappés et le peloton et eh bien Kreuziger pourrait vraiment réaliser le hold-up du jour la surprise du jour et se retrouver sur le podium du Tour de France hein, dans le top 5 peut-être dans le top 10 probablement mais, mais peut-être aussi sur le podium on ne va pas s'avancer mais c'est une perspective intéressante pour le Tchèque ancien vainqueur on s'en souvient de l'Amstel Golres en tête du peloton on a beaucoup vu les coureurs de l'équipe Astana rouler on a quand même du mal à comprendre ce que Astana veut faire tactiquement parce que ça fait plusieurs jours qu'on a le même spectacle et plusieurs jours que Fabio Aru finalement est décevant dans la foulée alors que devant il y a un garçon comme Vincenzo Nibali qui est tout à fait capable notamment avec cette descente de folie dans le final d'aller chercher une victoire d'étape et donc de peut-être sauver le Tour d'Astana parce qu'Astana à l'heure où je vous parle n'est ni sur le podium et n'a aucune victoire d'étape au palmarès il faut donc faire des choix dans l'équipe on a donc fait le choix de Fabio Aru et ça avait l'air tout à l'heure d'excéder un petit peu hein, Vincenzo Nibali le vainqueur du Tour de France 2014 Nibali se trouve dans un groupe de 6 ou 7 coureurs avec notamment de Ghent sachant qu'ils étaient beaucoup plus tout à l'heure sachant aussi que deux coureurs sont en train de faire le show tout devant, c'est Jarlinson Pantano le vainqueur de l'étape de culose et Julien Alaphilippe qui a échoué quelques fois dans ce Tour de France et qui aimerait lui aussi remporter cette étape et ils ont une particularité à l'instar de Thomas de Ghent c'est qu'ils font partie d'une liste de huit coureurs les huit coureurs qui pourraient être sacrés, super combatifs de ce Tour de France, il y a un jury composé d'anciens coureurs, le public peut également voter via Twitter, Thomas de The Gent a fait euh, le spectacle pendant de nombreux kilomètres. Il est notamment passé en tête du col des Aravis, euh, du col de la Colombière et du col de la Rama. Il a donc sans doute marqué des points auprès de ce jury. Mais Alain Philippe et euh, Pantano sont en train eux aussi euh, d'en marquer. On verra donc euh, qui sera sacré et on le saura ce soir. Super combatif de ce euh, Tour de France. Il compte et on attend un, un pointage plus euh, clair, mais ils doivent compter une cinquantaine de secondes euh, sur un groupe de sept, donc où l'on retrouve euh, Kreuziger notamment, mais aussi euh, le Belge. Thomas de Guent. Le peloton est annoncé à 7 minutes. Nous sommes à 28 km de l'arrivée. Il pleut et bientôt, les premières pentes de ce col de Jouplane qui est un col difficile. Le Tour de France va se jouer dans les prochaines minutes, mon cher David. Ouais, mon cher Samuel, grulois en commentaire dans cette émission spéciale donc consacrée à cette 20 e avant-dernière étape de ce Tour de France 2016 en direct sur Vivacité, vivacité.be le site sport de la RTBF. Et puis si le foot vous manquait déjà finalement que quelques jours par semaine à l'issue de cet Euro 2016. Je vous rappelle que ce soir, c'est le coup d'envoi officieux de la nouvelle saison 2016-2017 avec la Super Coupe de Belgique, le champion de Belgique, le club de Bruges contre le vainqueur de la Coupe de Belgique, bien sûr, le standard de Liège. Ce sera en direct dans VivaSport aussi. Ce sera tout à l'heure en direct à partir de 20h. Si vous voulez pronostiquer, commenter, déjà donner votre avis sur cette rencontre, n'hésitez pas. Une visite sur la page Facebook de l'émission Complètement Foot ou encore sur le compte Twitter de l'émission Adse Foot RTBF. Viva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 Euh, Sophie, mm -hmm. ça va mm -hmm. mm -hmm. C'est bon la confiture materne sur les doigts oh, oui, oh, oui, C'est trop bon <rire> Merci les fruits Merci materne Et sur une tartine, t'as déjà essayé Ah oh, bah oui, c'est encore meilleur oh, Vivacité et la foire de Libramont présente l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foirdelibramont.com slash pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur libramont.com Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des airs, ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec vivacité. Vivacité Tour des Sites Organisation présente 800 reflets Un spectacle son et lumière en vidéomapping qui retrace 800 ans d'histoire à l'abbaye du Val-Dieu Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour découvrir ce récit fantastique Spectacle gratuit, info tourdesites.be Avec les fromages, les bières et le cidre de Valdieu, l'avenir, télépro, la loterie nationale et le CGT Prêt pour l'aventure Bienvenue à Tiger World La nouvelle création du zoo des Villes Pénétrer dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrer dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés. De où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe. Entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. T'as oublié les pistolets pour le petit déjeuner T'inquiète, je retourne chez Red Market. Cette semaine, les pistolets blancs sont à 3 plus 3 gratuits. Et on aura du pain sur la planche. Oh, <rire> t'es génial, Fred Market. Je sais. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeb-sur-Meuse, 109 rue de la Station. This was all you To my new lover, c'était Adèle sur Vivacité. Viva Sport, Tour de France. Samuel Grulois, notre envoyé spécial sur cette route du Tour de France, Je vous le rappelez il y a un instant évidemment. Dernière chance pour se placer sur ce podium de cette édition 2016 de la Grande Boucle. Dernière journée officielle avant le défilé demain sur les Champs-Élysées à Paris. Et ce pas la même météo que pendant le reste des trois autres semaines, Samuel, on le rappelle. Effectivement, la pluie et encore la pluie. On a quand même eu quelques jours pas top top, mais c'est vrai qu'on a plutôt eu des journées sèches sur le Tour de France. Mais hier, la pluie sur les Alpes, les orages rebelote. Aujourd'hui et depuis de nombreux kilomètres déjà, cette pluie qui d'abord fatigue les organismes, c'est normal, mais qui surtout on le rappelle, euh, rend les routes très glissantes. Et ce qui est particulier, c'est un bien pour un mal évidemment, euh, c'est que quand le Tour de France passe, eh bien, en général, les communes décident euh, de sortir les budgets pour refaire les routes, les, euh, boucher les trous d'abord s'il y en a, mais il y en a moins en France qu'en Belgique, mais puis surtout euh, pour remettre une couche de goudron euh, nickel pour le passage des coureurs et puis de nouvelles lignes blanches nickel également pour les passages euh, pour euh, piétons et les limitations euh, au centre et euh, sur les côtés de la route. Mais voilà, quand il pleut, ce goudron magnifique devient super glissant et puis les lignes blanches aussi elles sont super glissantes c'est ce qui est arrivé hier à Froome qui a laissé sa roue avant glisser sur une ligne blanche et qui s'est donc retrouvée au sol en sachant aussi que dans la descente de la côte de Domancy hier il y avait quelques restes de graffitis de peinture installés par les supporters de la veille lors du contre la montre, souvenez-vous on a monté cette côte et donc les supporters avaient comme traditionnellement dans l'école du Tour de France inscrit les noms des coureurs qu'il supporte. et donc hier on a pris cette côte mais dans l'autre sens, dans le sens de la descente et là patatras pour Froome mais Froome finalement a semble-t-il bien récupéré puis surtout on ne l'aura pas vraiment vu accélérer aujourd'hui, il n'a pas raison de le faire, lui qui est bien protégé dans le peloton maillot jaune, six minutes derrière les échappés du jour je rappelle qu'ils sont deux pour l'instant en lutte pour cette victoire d'étape Jarlinson Pantano qui sera donc le Colombien de ce Tour de France même si Quintana monte sur le podium, je trouve que Pant Pantano s'est vraiment révélé au grand public en évoluant de façon offensive c'est-à-dire tout le contraire de Quintana sur ce Tour de France Quintana très décevant et s'il monte sur le podium ce ne sera finalement pas grâce à lui mais grâce à ses adversaires et puis il y a là aussi Julien Alaphilippe deux fois deuxième de la Flèche Wallonne le coureur de l'équipe Etix Quickstep qui lui aimerait vraiment vraiment vraiment décrocher une première toute grosse victoire dans sa carrière en l'état ce serait une victoire sur le Tour de France Pantano et Alaphilippe comptent une petite minute d'avance sur désormais 9 coureurs il y a eu un regroupement Enao Itzagire, Nibali Kreuziger Kelderman Costa, le belge de Ghent et donc les deux revenants Roland qui est tombé hier aussi mais qui a soif de victoire et Zakarin qui lui s'était imposé en Suisse sur les hauteurs de Et Emosson 9 coureurs et puis 6 minutes derrière le peloton avec un petit changement de physionomie en tête du peloton depuis innombrables kilomètres, l'équipe Astana emmenait ce peloton, on ne sait trop pourquoi, si ce n'est pour fatiguer peut-être les équipiers de Christopher Froome, mais il en faudra plus pour les fatiguer cela, et peut-être aussi pour enfoncer un peu plus Bocke Mollema, dixième au classement général ce matin, et qui a de nouveau lâché prise, mais Mollema n'était plus vraiment un danger pour Fabio Haru au classement général, ou alors Fabio Haru nous prépare une grande offensive dans plane mais sincèrement, je n'y crois pas trop sur base de ses états de service, depuis le début de ce Tour de France. Bref, Astana a été euh, euh, non pas remplacé mais est désormais aidé en tête de ce peloton par l'équipe AG2R de Bardet et par l'équipe Orica de Yates. Pourquoi sont-ils venus là aussi Question, vont-ils attaquer Froome Je ne le pense pas, mais ils veulent surtout défendre leur place sur le podium, c'est ça tout l'enjeu de la journée et la présence de Kreuziger à l'avant eh commence petit à petit à faire paniquer ces équipes, l'équipe de Bardet, l'équipe de Yates, et peut-être bientôt l'équipe Movistar de Quintana parce que Kreuziger qui ne semblait pas un danger au départ de Megève est d'un coup devenu un réel danger. Kreuziger, il comptait 5 minutes 34 de retard à surbarder au départ, sachant que l'écart est désormais de 5,44, certes sur les deux hommes de tête, donc un peu moins sur le groupe de neuf. Kreuziger est virtuellement sur le podium de ce Tour de France. Ce serait une très grosse surprise. Et cette surprise-là, eh les Astana, les AG2R et les Orika ne veulent vraiment pas qu'elle se concrétise. 22 km de l'arrivée, la pluie, les routes glissantes et le début de l'ascension de Jouplane voilà on y est c'est maintenant les hommes de tête y sont et le peloton aborde c'est du direct cette ultime ascension du Tour de France 2016 le dernier col hors catégorie de ce 103 e Tour de France et on vous retrouve dans un instant bien sûr pour le commentaire de cette dernière ascension de ce Tour de France 2016 et puis dans un instant aussi en direct sur Vivacité nous referons pardon, un point sur l'étape du jour au beau vélo de Ravel, à Nivelle Soldes, soldes de solde, solde monstres aux meubles mailleux. Infos et promotions sur meublesmayeu.com. Et quand Robert solde, les meubles tremblent. La deux en télé. Cette année, la Super Coupe opposera le club de Bruges, champion de Belgique en titre, au Standard de Liège, vainqueur de la Coupe. Qui l'emportera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 En été, le père Jean-Jacques Brunin débriefe ses enfants de cœur. Alors, ce dimanche, vous ne retrouverez que les meilleurs moments de l'émission. J'ai écrit un sketch sur l'État islamique. Ça s'appelle Arrêtez de vous prendre la tête, on va la prendre pour vous. Le best-of des enfants de cœur, un instant béni. Allez, bonne semaine et à tous et bon dimanche. Hein. Ce dimanche, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Paul Narève qui était présent donc bien sûr en ouverture des Francopholies de Spa. On sera en direct 18h20 h tout à l'heure avec Bruno Thumer, c'est Régine Dubois. Lettre à France, Michel Paul d'Arev qui sera une nouvelle fois en concert avec Vivacité le 18 novembre prochain, Forêt Nationale à Bruxelles. Le beau vélo de Ravel vivacité. L'étape de ce samedi 23 juillet 2016 au beau vélo à Nivel et comme à chaque fois vers 16h30 les résultats aussi de donc de ce concours qui va permettre à un des deux candidats de s'échapper belge dans le Luberon à l'automne. Olivier Colle oui, exactement. Salut, salut c'est à la fin du mois de septembre qu'on partira là-bas avec ce petit peloton, plus petit que celui qu'on prenait les années antérieures, mais sans assistance. Donc ce sera un parcours vraiment découverte et naturel et les deux candidats du jour ont envie d'y aller dans, dans le Luberon. Euh, Stéphane, vous avez étudié depuis des semaines. On vous voit vous balader tout le temps avec des fiches sur vous. Ça va être fini, ça maintenant C'est fini, C'est fini, c'est fini, je vais les jeter. Vous les avez déjà brûlés Non, non, je vais en faire profiter d'autres candidats qui vont suivre euh, le périple euh, et la torture que j'ai subie. Je m'adresse à l'Office du tourisme de Nivelle si vous cherchez un guide. Stéphane est formé, pas de problème. Euh, Gilles, ça s'est passé comment avec votre candidat Adversaire. Alors j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien préparé, donc un candidat redoutable, et il m'a vraiment impressionné, donc à, à tout niveau, donc, que ce soit l'épreuve de golf, le, le quiz qu'il connaissait très très bien, et même le pump track qu'il redoutait, parce qu'il m'avait dit qu'il en, qu en avait très peur, mais il, il s'est vraiment très bien débrouillé. Euh, vous êtes venu combien de fois à Nivelle avant aujourd'hui Stéphane Euh, C'était hier C'était la première, d'accord Par contre vous Gilles, vous habitez ici Moi j'y suis tous les jours, donc le, le parcours ça fait la troisième fois que je le fais en trois jours Puisque j'ai fait le fléchage, le repérage hier Le parcours aujourd'hui et peut-être le défléchage demain Bon, alors ça c'est pour euh, l'ambiance d'avant qu'on là on va rentrer dans les chiffres euh, maintenant Avec d'abord l'épreuve sportive du matin On vous a vu affairer euh, sur le green de golf Où Stéphane a fait un 10 sur 10 Alors que Gilles... A fait 7,1 sur 10, c'est les points que nous ont donnés les juges arbitres du côté du golf. Au quiz, alors là, ça a bien joué. Hein Je crois que vous aviez tous les deux bien maîtrisé la matière. Gilles a comptabilisé 6 points et Stéphane 4 points. On arrive au défi sportif à présent, avec euh, 3 points encore à aller euh, chercher. Et là, c'était le pump track, euh, l'épreuve qu'on fait juste en rentrant de la balade. 2,7 sur 3 pour Stéphane et 3 sur 3 pour Gilles. Sortez les calculettes. Stéphane obtient 16,7 sur 30. Alors que pour Gilles, eh bien on a 16,1 sur 30. Ça se joue À 6 dixièmes, 6 dixièmes de points. Alors, la, la réaction de Stéphane, parce que là c'était chaud, même en voulant le faire en, en calcul mental, alors que la poignée de main sportive est, est lancée. Félicitations, parce que c'est un rude adversaire. J'en avais la frousse depuis que je savais que c'est lui que j'allais affronter. J'en je, avais la frousse. Vous êtes donc qualifié pour partir du côté. Euh, De la Provence euh, Cucuron, euh, apte, euh, manosque, euh, oui. Je me réjouis, oui. Je me réjouis. <rire> un petit mot du côté de, de Gilles. 6 dixièmes, ça doit être quand même un petit peu ralent. Voilà, effectivement, c'est un, un petit peu ralent, mais voilà, je, je trouve qu'il méritait tout à fait de gagner. Maintenant, ça m'aurait plu, bien sûr d'aller rouler en Provence. Ceci dit, la Provence, je la connais bien, j'en reviens d'ailleurs. Euh, ah, c'est ça le bronzage. Voilà, mon coin de prédilection, c'est le Mont Ventoux, donc je, je l'ai fait encore deux fois cette, cette année-ci. Ça va plaire à David Oudray qui euh, s'occupe du Tour de France. Hein. Et donc, quand j'ai vu que le parcours ne passait pas par le Mont Ventoux, bon, j'étais déjà un petit peu moins motivé. Non. Mais vous n'avez pas tout perdu, Gilles, parce que grâce à vous, euh, Michel, 365.be va s'occuper euh, euh, bien de notre candidat perdant, qui n'est déjà plus perdant. Oui, exactement, en fait, au nom de 365.be, je suis très heureux de vous offrir un passeport touristique qui va vous permettre de visiter les plus beaux villages de Wallonie, les plus belles attractions, vraiment prendre beaucoup de temps. Vous n'irez pas euh, dans votre Provence ou ailleurs, mais vous allez découvrir votre pays et pouvoir visiter toutes les attractions que vous voulez jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. Il va falloir bien euh, presque toute l'année pour le faire. Un exemple de ce qu'on peut faire dans la région Michel. Ah, on peut visiter ici, mais bien sûr, la collégiale à Saint-Gertrude, on peut aller à Walibi, on peut aller au mémorial 1815 à Waterloo, le tout nouveau mémorial qui vaut vraiment la peine. Et tout ça est dedans. Tout ça dedans. Et bien d'autres choses, voilà Gilles, c'est pour vous, bravo à nos deux candidats du jour, et on remet le couvert, David, la semaine prochaine, avec deux nouveaux candidats au pied du viaduc de Maurice Nett qui fêtera son centenaire avec nous, et là, préparez vos mollets, parce que ce sera encore <rire> un petit peu plus accidenté qu'ici, pratiquement aussi accidenté que sur votre étape du Tour aujourd'hui. Oui, avec l'ascension, la dernière ascension de ce Tour de France 2016, justement, dans un instant, le col de Jouplane à 1600 M, on retrouvera Samuel Grulois en commentaire et puis bien sûr toute l'équipe du, du beau vélo de, de Ravel la semaine prochaine à Morexnet, mais encore tout à l'heure vers 17h30. Des nouvelles du concert privé du jour avec ce duo donc improbable entre Florent Motte et Natacha Saint-Pierre. Dans un instant, donc la suite de ce Viva Sport Tour de France. Ne bougez pas.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 Le Festival de Théâtre de Spa, 11 jours, 30 spectacles, 70 représentations, des créations, du théâtre pour enfants, des spectacles en plein air, des lectures, des rencontres, du théâtre de rue, des accueils français, le Festival de Théâtre de Spa, au cœur de la ville, du 5 au 15 août, 0800 24 140, festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique, l'avenir, la 3 et vivacité. Mobilier Tendance Atteint lot sur le nouveau centre commercial Solde jusqu'à moins 50% Sur des dizaines de salons relax, lits, meubles Et articles de décoration Mobilier Tendance La qualité à prix d'ami. Ouvert du mardi au dimanche inclus De 10 à 18h30 Mobilier Tendance On ira tous au paradis Du matelas Maintenant moins 50% Paradis du matelas à l'heure, En face du McDonald's Alors, le boucher, fermé, la boulangerie, fermé, la pharmacie, en vacances. <rire> Finalement, il n'y a que le garage Noël qui reste ouvert. Cette année encore, le garage Noël, votre concessionnaire Volkswagen, veille sur vos vacances en vous offrant les siennes. Garage Noël, ouvert toute l'année, y compris en juillet, août et fin d'année. Venez y faire contrôler votre Volkswagen avant votre départ. Garage Noël, chaussée romaine à Warren et sur noël vwbe <rire> Tour de France 2016. Ce samedi 23 juillet, 20e étape, 146 km 500 en montagne entre Mégève et Morzine. Et au commentaire, donc Samuel Grulois avec la dernière ascension, on l'a dit, la dernière grosse difficulté de ce Tour de France 2016. À une étape courte mais dynamique comme hier 146 500 km 500 l'étape d'hier en comptait 146 la descente et la différence pardon, est donc minime entre l'étape d'hier et l'étape d'aujourd'hui À la et Pantano sont toujours en tête mais attention derrière eux va bientôt débouler un certain Vincenzo Nibali le requin de Messine libéré pourquoi est-il libéré d'un coup Vincenzo Nibali parce qu'il a appris que derrière son leader Fabio Haru avait lâché prise dès les premières pentes du col de Jouplane euh, semble-t-il la, la fringale hein, direct il était scotché sur euh, le goudron euh, Fabio Haru attendu par ses équipiers qui ont donc roulé hein. tactiquement c'est un fiasco chez Astana euh, qui ont donc roulé pendant euh, 70 km une fois de plus en tête euh, du peloton pour rien on a bridé Vincenzo Nibali qui était à l'avant en disant tu ne roules pas, tu ne prends pas de relais tu n'attaques pas c'est tout euh, pour Fabio Haru et finalement dès les premières pentes euh, de Jouplane euh, voilà euh, que Haru euh, n'avance plus et voilà surtout Tout, tout bénéfice pour lui évidemment que ça libère Vincenzo Nibali qui a donc été autorisé à attaquer et il va sans doute revenir sur le duo à la Philippe Pantano à la Philippe qui est d'ailleurs en train de lâcher Pantano il préférerait ne pas voir revenir hein, Vincenzo Nibali qui est un excellent grimpeur comme à la Philippe certes mais qui est aussi un excellent descendeur comme à la Philippe certes et ça pourrait être intéressant d'ailleurs pour nous spectateurs neutres de voir ce duo euh, affronter la descente vers Morzine ensemble ce serait vraiment vraiment du grand spectacle sans doute, mais vraiment, Fabio Harou, qui était sixième au classement général avant le début de cette étape, s'est retrouvé à la surprise générale alors que ce n'est pas la canicule, souvent la, la, la fringale, elle débarque quand il fait très chaud, quand on oublie de s'alimenter, de boire, de manger dans une étape où il fait moins chaud, où il fait plus humide, ça arrive moins souvent, mais ben voilà Fabio Harou va donc découvrir, même si j'imagine qu'il a déjà eu l'occasion de le découvrir dans sa carrière professionnelle, ce qu'est la fringale, et ça nous rappelle la toute première ascension de ce col de Jouplane. C'était en 1978, la 17e étape entre Grenoble et Morzine. Yop Zoutemel, qui était à l'époque en jaune, même si c'est Bernard Hinault qui avait finalement remporté son premier Tour de France cette année-là. Et on s'est retrouvé avec deux hommes en tête, deux Français, René Bitinger et Christian Seznec. Et dès les premières pentes de ce col de eh bien l'un des deux hommes de tête, René Bitinger, s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a été voir des spectateurs. Il leur a demandé à manger, tout simplement, parce qu'il avait, euh, il était victime d'une fringale et il commençait à avoir euh, des étoiles il a donc mangé au pied du col euh, des euh, friandises ou des sucreries offertes par euh, les spectateurs à sa demande ce qui a permis à Christian euh, Sesnec euh, de continuer seul l'ascension et de remporter euh, cette étape à Morzine à l'époque donc en 1978 Sesnec qui par ailleurs avait terminé sixième du classement final comme quoi l'histoire repasse les plats avec un autre coureur à l'arrêt au pied de ce très difficile col euh, du Jouplane. qui comme le col euh, de la Rama est escaladé par le versant le plus exposé au soleil mais comme aujourd'hui le soleil est en grève et eh bien pas de souci pour les coureurs avec Alaphilippe toujours qui fait le forcing quelques mètres devant Pantano, Vincenzo Nibali est annoncé à 30 secondes, voilà pour la victoire d'étape, derrière en tête du peloton J'évoquais donc la défaillance d'Arou. on a en tête du peloton depuis la défaillance d'Arou et le fait qu'Arou est attendu par ses équipiers d'Astana, on a de nouveau un schéma très classique avec les coureurs de la Sky qui ont repris la commande et les commandes de ce peloton en imposant une cadence respectable, ni trop rapidement, ni trop lentement. Et à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si Christopher Froome souffre d'une manière ou d'une autre de sa chute d'hier. Il faut le tester, il faut l'attaquer, mais si ses adversaires ne le font pas, évidemment, on ne saura peut-être jamais si Froome était plus fragile aujourd'hui que les autres jours. Christopher Froome qui s'envole donc à 16 km de l'arrivée vers un troisième titre final dans le Tour de France. France Froome qui est bien positionné dans la roue de ses partenaires de ses fidèles équipiers de la Sky notamment Wout Pouls qui l'a chaleureusement remercié hier après avoir franchi la ligne Pouls qui l'a bien aidé après sa chute et son changement de vélo impromptu il y a toujours intercalé évidemment les rescapés de l'échappée dite matinale dont le belge Thomas de Ghent et il y a aussi j'en terminerai par là, un certain Boke Molema et désormais un certain Joaquim Rodriguez qui attaque au moment où je vous parle, ces deux hommes ont décidé de, de passer à l'offensive pour gagner une place, deux places peut-être au classement général Rodriguez, il était 11 1e ce matin Mollema dixième, Molema qui était en difficulté tout à l'heure dans le col de la Rama, il est revenu dans la descente et à la surprise générale, on l'a vu donc passer à l'attaque, il vient d'être rejoint par Joaquim Rodriguez l'équipe Sky n'esquisse pas le moindre mouvement puisque ni Mollema ni Rodriguez ne sont dangereux pour le maillot jaune de Christopher Froome. 16 km de l'arrivée, les deux hommes de tête comptent 4 minutes d'avance sur le peloton et je rappelle aussi qu'il y a intercalé un certain Kreuziger qui pourrait réaliser une toute opération au classement général aujourd'hui. Oui, Samuel, l'équipe Astana et Roux entre autres qui par SMS 3063, 50 centimes l'envoi. je rappelle que vous pouvez commenter la course et cette avant-dernière étape du Tour de France 2016 aussi sur Twitter, hashtag vélo RTBF qui prend cher évidemment, il n'y a pas Paye qui nous dit le travail ridicule d'Astana qui ne sert à rien pour Haru. Hashtag VéloRTBF. Et puis aussi, prix du plus gros coup de bluff des trois semaines foirées. Ouais oui, sur ce Tour de France 2016, Astana. Et puis on va même jusqu'à risquer un Astana du côté de Desch. Vous commentez donc cette étape en respect, avec le respect et la modération nécessaire, bien sûr, mais une pointe d'humour, ça peut toujours aider. Hashtag VéloRTBF ou encore par SMS au 30 63 50 centimes. L'envoi. La lune. On retrouve dans un instant notre envoyé spécial Samuel Gouloua, Donc pour la suite et la fin de cette 20e étape de ce Tour de France 2016. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel. c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix,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 sport Tour de France. Samuel Grulois donc au commentaire de cette 20 e étape du Tour de France 2016 avec cette dernière difficulté de cette 103 e édition, le col de Jouplane. Samuel et sans doute je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais sans doute une victoire d'étape italienne parce que je ne vois pas qui pourra aller le chercher Vincenzo Nibali est revenu sur le duo ex-duo tête désormais Pantano à la Philippe il est resté 500 mètres à peine dans les roues avant d'accélérer de laisser sur place le Colombien et le Français Vincenzo Nibali qui compte désormais 12 secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants 40 secondes sur le groupe Kreuziger celui qui va effectué un bon classement général 2 minutes 50 sur Rodriguez qui est sorti du, du peloton et 3 minutes 30 d'avance sur le groupe Maillot Jaune qui a réintégré Boke Mollema après son attaque de tout à l'heure, une attaque qui manquait de tranchant, il a joué son vatou le Néerlandais mais il manque de jus sans doute dans cette fin de Tour de France Vincenzo Nibali qui aime les conditions difficiles et qui est surtout un excellent descendeur malgré les conditions météo compliquées malgré la rue, la route rendue glissante par la pluie Vincenzo Nibali va sans doute maintenant attention hier Froome est tombé dominer son sujet Nibali d'ailleurs est tombé aussi dans la foulée de Froome comme quoi cela peut arriver au meilleur évidemment mais Vincenzo Nibali a une motivation aujourd'hui qui dépasse peut-être l'entendement parce qu'il a été frustré pendant toute l'étape puisqu'on lui a dit n'en fais pas trop nous on ne veut pas que tu gagnes l'étape c'est pas qu'on ne veut pas que tu la gagnes mais on ne veut pas miser sur toi aujourd'hui nous on veut miser sur un coup de force de Fabio 6 sixième au classement général, à 6 minutes de Froome, mais surtout, surtout Fabio 6 sixième au classement général, à 1 minute 49 de Bardet à 1 minute 33 de Quintana il pouvait donc encore rêver du podium le coureur originaire de la Sardaigne Fabio Arrou, mais dès les premières rampes de Jouplan, ce col difficile, et eh bien Arrou a subi une fringale, il ne s'en remettra sans doute pas, parce que quand bien même il s'est alimenté pour se remettre de ce type de fringale, et eh bien il faut quelques kilomètres l'écart sera fait, et Fabio Arrou ne peut plus rêvé, c'est désormais certains du top 3, il doit d'ailleurs désormais se battre pour sauver sa place dans le top 10, d'autant plus que Kreuziger va intégrer ce top 10 et qu'il y a quelques garçons comme Rodriguez qui sont en train de passer à l'offensive Vincenzo Nibali qui s'est imposé dans les trois grands tours le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne qui a gagné des étapes sur les trois grands tours, 31 ans, vainqueur du dernier Giro, d'ailleurs il est venu ici sans réelles ambitions, il voulait aider, même si ce ne sont pas les meilleurs amis du monde à Fabio Harou mais finalement il n'aura y pas été d'une grande utilité tout simplement parce que Harou n'avait pas le niveau pour lutter pour le podium alors que Nibali lui l'a joué discrète pendant tout le Tour de France, il est 35 e au classement général à 1h23 de Christopher Froome il ne représente donc aucun danger et il va peut-être aller décrocher une victoire de prestige même si derrière, eh bien Pantano s'accroche toujours, s'arrache pour éviter de perdre le sillage de Nibali et puis je pense que c'est Zagiré, le coureur de la Movistar qui a effectué le bond, alors qu'Alaphilippe perd mètre après mètre le contact avec l'homme de tête. Alaphilippe lui ne gagnera pas cette étape. Maintenant, Nibali doit se méfier encore de Pantano et de en sachant que Pantano est aussi un excellent descendeur et qu'il devra s'en méfier s'il passe le sommet seul en tête. 14 km de l'arrivée. 2 km d'ascension encore pour Vincenzo Nibali. Et cette info importante, parce qu'on en a beaucoup parlé dans nos interventions dans l'émission spéciale Beau Vélo de Ravel. on a beaucoup parlé du super combatif, ce prix qui est décerné aux coureurs que l'on juge le plus offensif du Tour de France. Il y a six membres du jury, Cinq membres sont d'anciens coureurs ou des journalistes et puis un membre, un membre représente le public. Donc un sixième des voix est représenté par le public qui pouvait voter via Twitter c'est donc une proportion finalement correcte et au décompte final, eh bien, le super combatif de ce Tour de France n'est pas Thomas de Ghent, qui aura attaqué comme un fou hier, aujourd'hui également, pour tenter de grappiller des points. Thomas de Ghent termine deuxième de ce classement particulier. Il ne montera donc pas, et je pense que ça va lui faire de la peine, Thomas de Ghent, après son magnifique Tour de France. Il ne montera pas sur le podium des champs Élysées. Le grand vainqueur, David, je vous pose la question, à votre avis, qui est le super combatif de ce Tour 2016. Pantano. Et c'est là non c'est perdu c'était une bonne idée aussi c'était une bonne idée aussi d'autant plus qu'il était devant aujourd'hui je regarde Jean-Christophe Olivier à la technique Sagan et voilà félicitations Peter vous Sagan. entendez <rire> Jean-Christophe <rire> félicitations à Jean-Christophe c'est bien Peter Sagan qui a décroché le prix du super combatif c'est tout aussi mérité mais c'est vrai que Sagan il aura déjà l'occasion de monter sur le podium à Paris en endossant son maillot vert son cinquième consécutif d'ailleurs c'est donc un peu tristouné évidemment ouais. pour ça, le Sage Thomas De Guent ça ferait Bon débat ça demain après-midi, enfin plutôt décalé on rappelle que c'est arrivé sur les champs élysées ce sera en nocturne donc on sera là entre 16h et 20h demain pour le Tour de France émission spéciale avec notre consultant parce que est ce qu'il faut donner justement le prix d'un super combatif à un super combatif mais qui n'a pas gagné de maillot, de... non mais vous allez attendez je vais au bout de mon idée mais qui n'a pas -y, gagné -y. d'étape ou justement qui n'a pas de maillot de distinctif parce que je sais pas pourquoi moi, mon image dans ma tête à moi, c'est parfois un peu particulier là-haut mais je veux dire c'est vraiment le super combatif qui ne gagne rien justement dans ce Tour de France et on lui donne un peu comme Comme, comme, euh, voilà, récompense euh, ce maillot ou ce, ce signe distinctif de super combatif à la fin du Tour de France. Donc voilà, ça pourrait faire débat. Non Est ce que vous en pensez oui, ça peut. Se... Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, euh, je, suis... voilà, je n'adhère pas spécialement à votre raisonnement. Moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui a gagné une étape et qui, euh, en plus, a été euh, la chercher en attaquant euh, souvent. Euh, voilà, je ne suis pas. Euh, non, suis pas pas voilà, vous posez non mais voilà, ça... justement. On va poser la question. Donc, donc, ça mérite débat, effectivement, parce que Thomas de Ghent, il a gagné une étape au Mont-Ventoux. Mais je pense qu'il l'aurait aussi mérité. Euh, ce prix, sachez que dans les huit nominés, il y avait aussi Christopher Froome. Mais pourquoi pas Froome, il a attaqué dans la descente de Péressourde euh, pour euh, se diriger vers euh, sa victoire à Bagnères-de-Luchon. Il a euh, pris des risques, euh, notamment dans l'étape euh, de Montpellier, en créant une bordure. Tout cela aussi, ça fait partie du coureur offensif. Alors pourquoi pas Effectivement, ouais. ça, fait, euh, ça fait débat. Super combatif, faut le voir devant, quoi. Il faut le voir dans les échappées, il faut le voir un peu devant, le maillot devant, non, dans dans l'échappée du jour régulièrement et qui qui a pas une équipe pour le pousser derrière ou le tirer devant. On oui, mais en même temps, si c'est juste attaquer pour attaquer. Ah ben, pour être super combattif euh, justement euh, oui oui mais il faut, faut qu'au bout il y ait aussi la volonté réelle euh, d'aller euh, chercher quelque chose il y a quand même des gars notamment les français sur ce Tour de France pour ne pas les nommer euh, qui veulent justifier leur présence euh, des coureurs de l'équipe euh, Cofidis Fortuné, au direct énergie euh, des équipes parfois invitées sur le Tour de France et qui attaque pour attaquer sur des étapes où, où ils savent pertinemment bien qu'ils n'iront pas au bout euh, parce que c'est une étape euh, prise en main par les équipes de sprinteurs. Par contre, quelqu'un qui attaque euh, dans une étape comme aujourd'hui, comme Thomas Degaine, qui pouvait pourquoi pas, selon le déroulement de l'épreuve, aller chercher euh, quelque chose, comme il l'a fait au Mont-Ventoux, là je dis chapeau euh, parce qu'il y a une attaque avec au bout la réelle volonté euh, de gagner, ce qui n'est pas le cas dans les étapes de plaine euh, de temps en temps. On fait le débat demain <rire> oui. avec Jean-Luc Vandenbroek parce qu'il y a encore du pain sur la planche hein. quand même sur la fin de ce Tour de France l'avant-dernière journée. Je te ce... permets euh, David euh, je oui. veux juste de vous dire que Vincenzo Nibali va être repris par euh, le duo Ezaghiré. Oui. Pantano. Donc c'est pas gagné d'avance pour l'italien. Et ça c'est le plus important. You Forti forty Christian, on se retrouve dans un instant. I got forti donc en duo avec Chrissy Hines C'était Agathe You Babe Viva Sport, Tour de France Et le sommet pour les Trois hommes de tête donc de ce col Le dernier col de ce Tour de France 2016 on vous l'a dit répété Le col de Jouplane Samuel Grulois et ils sont trois désormais. Vincenzo Nibali a peut-être un peu pr présumé de ses forces, et ça va vraiment être intéressant parce qu'on a trois tout bons descendeurs. Vincenzo Nibali accompagné de Jarlison Pantano, le Colombien de l'équipe Yam, vainqueur à Kulose. Et attention à lui, accompagné aussi de Ron Itzagire Inzosti, le coureur de la Movistar, lui aussi, entre guillemets libéré par la non-prestation aujourd'hui de Neiro Quintana il n'a pas craqué comme a craqué Fabio Aru, mais Quintana n'a rien tenté non plus et franchement ce qui se passe dans le peloton là maintenant et décevant. On a assisté hier à une belle course de mouvement mais on s'attendait sans doute à autre chose aujourd'hui concernant la lutte pour les places sur le podium parce que si Yates, si Porte, si Aroux, mais Aroux n'est plus là, si Manchester ne bouge pas, et eh bien ils ne monteront pas sur le podium du Tour de France. C'est tout simple, voilà. C'est un choix évidemment mais il faut pouvoir attaquer. On voit Tony Martin, là, non pas Tony mais Dan Martin, la bouche grande ouverte. Il essaye déjà de s'accrocher pour suivre le rythme de la Sky et donc effectivement hein, le maillot jaune, on le sait, est plus fort que les Les autres. Son équipe est également plus forte que les autres et donc les adversaires s'ils ne bougent pas c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne savent pas bouger Trois minutes d'écart entre les trois hommes de tête et le peloton ça veut dire qu'entre Kreuziger et le peloton il ne reste plus que 2 minutes maximum. Kreuziger qui va faire une opération beaucoup moins intéressante qu'on aurait pu le prévoir pendant le direct tout à l'heure il avait 9 minutes 45 de retard sur Froome imaginez au mieux au grand mieux qu'il en gagne 2 aujourd'hui ça lui fera 7,45 et il passera de la 12 e à la 10 e place voilà donc l'opération bonus de Kreuziger risque de faire plouf tout à l'heure c'était bien essayé de la part du Tchèque et on parlait du super combatif et bien c'était très combatif et très beau d'avoir tenté sa chance aujourd'hui pour l'équipier d'Alberto Contador nous sommes à 10 km du sommet. Les hommes de tête ont passé le sommet du col de Jouplane. Dernier col hors catégorie de ce Tour de France. Il y en avait 7 exactement au programme de ce 103e tour. Le dernier est franchi. Direction Morzine sous la pluie. Prudence. Prudence dans la descente. Et la fin de cette étape en direct en intégralité dans un instant avec les commentaires de Samuel Grulois. Donc cette descente vers Morzine. Vous retrouverez donc avec quelques minutes de retard le journal de 17h. Donc dans un instant sur Vivacité. A tout de suite. Pizza. Vous désirez tout savoir sur l'agriculture, l'agroalimentaire ou sur comment réduire le gaspillage La Foire de Libramont est une vitrine exceptionnelle de la ruralité. Ce dimanche, retrouvez ces années-là de 10h30 à 13h en direct de la Foire de Libramont avec Jean-Marc Dessert. 5 secondes, ce n'est pas assez Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité.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 Tour de France 2016 Ce samedi 23 juillet, 20 e étape 146 km 500 en montagne, entre Mégève et Morzine Et donc, exercice habituel pour la région descente vers Morzine mais à vélo et sous la pluie, Samuel Grulois et Effectivement, la descente que n'ont pas encore définitivement entamé les trois hommes de tête puisque juste au sommet, il y a une courte descente et puis une remontée avec le col de Ranfoli, un petit... Euh, tape-cul comme on dit dans le jargon cycliste une petite remontée, c'est autre chose qu'un pont d'autoroute quand même et avec le kilométrage dans les jambes aujourd'hui les trois ascensions, les quatre ascensions précédentes et les conditions météo compliquées, ça fait mal aux gambettes évidemment, ils sont trois devant, Vincenzo Nibali le coureur d'Astana, Jarlinson Pantano le coureur Diam et Ron Itzagire Inzosti le coureur de l'équipe Movistar ils ont déjà connu la joie de s'imposer dans une étape d'un Grand tour, Nibali sur les trois grands tours Pantano sur le Tour de France cette année, on s'en souvient, du côté de Culoz. et puis Ron Izagiri Inzosti a remporté la 16 e étape du Tour d'Italie, c'était en 2012 un garçon qui est en forme et en début de tour en discutant avec d'autres journalistes on s'est dit c'est quelqu'un qu'il faudra surveiller un moment ou un autre, mais c'est vrai qu'il est prioritairement équipier de Neiro Quintana et que donc son rôle n'est pas de tenter de gagner des étapes, sauf aujourd'hui une fois que la messe entre guillemets est dite et on lui laisse la liberté d'aller peut-être gagner une étape et surtout hop là le virage un petit peu trop long de Jarlison Pantano qui a dû déclipser le pied gauche il est passé tout, tout près de se retrouver dans le Ravin notre ami Colombien qui s'est fait dépasser par Nibali et qui a déjà retrouvé sa place dans la roue de Nibali, ça va descendre très vite et on peut aller chercher la victoire d'étape dans cette descente, ce qu'est en train d'essayer de faire Inzosti qui je vous le disais a réalisé une bonne saison 2016 et ça nous avait un petit peu interpellé. Deuxième du Tour d'Algarve, deuxième du Tour de Suisse, troisième du Tour de Romandie, cinquième de Paris-Nice, champion d'Espagne aussi du Contre-la-Montre. Il a remporté le prologue du Tour de Romandie. Il est en forme depuis le début de saison. C'est un bon grimpeur. C'est aussi un tout bon rouleur. Ron Itzaguiré inzosti qui a pris quelques dizaines de mètres là sur le duo. Nibali-Pantano, ils doivent revenir parce qu'il n'y a plus de place. Ça descend jusque l'arrivée, jusque la. La ligne d'arrivée dessinée au centre de Morzine, ce trio compte 2 minutes 40 désormais, 2 minutes 40 d'avance sur le peloton maillot jaune ou peut-être, peut-être allez savoir, l'un des candidats au podium va tenter quelque chose dans la descente, ils n'ont pas le choix, je pense à Yetz qui doit retrouver sa place sur le podium, la place perdue hier de la part d'Adam Yetz, le maillot blanc, il y a également notre ami Richie Porte qui aimerait retrouver sa place sur le podium, si on reprend les écarts avec Quintana qui est troisième et qui donc pour l'instant occupe la dernière place du podium. Yetz compte 19 secondes de retard sur Quintana et donc 19 secondes de retard sur une place sur le podium. Porte compte 50 secondes de retard sur Quintana. Haru, on l'oublie, une 33. Kreuziger, on l'oublie parce que finalement il ne réalisera pas la bonne opération aujourd'hui. 5, 18. Les deux coureurs qui, au moment où je vous parle, peuvent encore rêver du podium alors qu'ils sont pour l'instant à côté de ce podium, c'est Yetz. Et Porte, 19 secondes sur Quintana, 50 secondes sur Quintana pour Porte. Ils doivent essayer quelque chose dans la descente. Mais là, il reste 6 km et ils n'ont pas encore esquissé le moindre mouvement en sachant que Quintana et Porte ne sont pas non, Porte, pardon, sont pas non plus euh, euh, les meilleurs descendeurs du monde. Ce n'est pas une catastrophe dans leur chef, mais ce ne sont pas des Nibali ou des Pantanos. Ça, c'est une certitude et les conditions climatiques vont peut-être stresser les meilleurs coureurs du peloton. Eux aussi, à commencer euh, par euh, Chris Froome qui est tombé hier et qui doit aujourd'hui euh, se méfier dans cette descente. Il est accompagné et bien encadré. Par ses équipiers, notamment Garen Thomas, hein, qui est prêt le cas échéant, à lui prêter son vélo si nécessaire. Joachim Rodriguez lui compte 20 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Il est sorti dans le col de Jouplane. Joachim Rodriguez qui pourrait, je regarde le classement, reprenant 40 secondes, eh bien il pourrait gagner deux places. Pourquoi pas se passer de la 11e à la 9e place Vous voyez qu'on se bat pour une place dans le top 10 au Tour de France. C'est logique, évidemment, c'est la plus grande course du monde, même si on ne retient finalement que. Les vainqueurs d'étape, que le vainqueur du classement final et que les deux coureurs qui entoureront ce vainqueur final sur le podium dressé sur les Champs Élysées. C'est d'ailleurs Guerin Thomas qui emmène ce peloton, suivi du maillot jaune Froome en deuxième position, avec Enao juste derrière. Et puis et puis et puis, ça doit être évidemment Watt Pulse, l'indispensable Watt Pulse qui referme la marche du petit groupe Sky en tête du peloton. On a toujours notre ami Ron il Ilsonsti qui se retourne. Moi, sincèrement, en pleine décision. Descendre sous la pluie, euh, vu la pente et vu les virages, n'oserait pas me retourner. Mais il s'est retourné, euh, Inzaghiere, pour voir où étaient euh, ses deux ex-compagnons d'échappée, euh, Nibali et euh, Pantano. Il n'est pas loin, euh, Nibali, il a sans doute pris quelques mètres d'avance, lui aussi, euh, sur Pantano, refroidi euh, tout à l'heure par euh, son virage trop large. C'est un mano à mano entre euh, trois excellents euh, descendeurs, Inzaghiere Inzosti, euh, Nibali et Pantano. Et je pense que Nibali est sans doute au-dessus du lot en termes de qualité euh, dans les euh, Descente. Mais, mais, mais, il était derrière Pantano au moment où Pantano a loupé son virage. Il a donc perdu un petit peu de temps pour retrouver sa trajectoire. Et à ce moment-là, justement, Izaguirre Inzosti était seul en tête. Il a accéléré, il a pris quelques mètres. Il faut aller les récupérer, ces quelques mètres. Et ce ne sera pas chose facile, je vous le disais. Il est quand même un champion d'Espagne du contre-la-montre, Izaguirre Inzosti. C'est un garçon qui s'est roulé, qui s'est roulé seul, qui s'est roulé seul longtemps. Et Omnibali va devoir cravacher pour revenir. 4 km de l'arrivée 4 km de l'arrivée pour celui qui va peut-être sauver le Tour de France de l'équipe Movistar. Parce qu'une troisième place de Quintana sur le podium parisien ne sauvera pas le Tour de la Movistar. Quintana devait au moins, c'était le minimum syndical, terminer deuxième et devait surtout donner l'impression de pouvoir titiller Christopher Froome. Et cette impression, on ne l'a jamais, jamais, jamais ressentie dans ce Tour de France. Ô combien montagneux, le plus montagneux des dernières années, avec deux étapes dans le massif central onze étapes onze dans les Pyrénées onze cols pardon onze cols pas onze étapes hein, ce serait la moitié du tour onze cols dans les Pyrénées quatre cols dans le Jura onze cols dans les Alpes et donc deux